Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous J'espère que vous allez bien, hein. soyez les bienvenus sur Twitch sur Next Gen Auto, on est là pour Grand Prix et donc eh ben, vous vous en doutez un petit peu, euh, bien sûr L'émission peut durer entre 1h30 et 4h12 à peu près parce qu'il y en a eu des choses qui se sont passées lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. La 21 e des 22 manches de ce championnat du monde de Formule 1 complètement fou et c'est pas fini puisqu'on va évidemment se retrouver à Abu Dhabi dimanche. On vous parlera bien évidemment du coup de tout ce qui s'est passé dans ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Excusez-nous d'avance si on oublie deux trois trucs parce qu'il y, y en a eu des choses quand même donc c'est pas facile de tout euh, retenir. On parlera de la victoire de Lewis Hamilton bien sûr et de cette bataille avec Max Verstappen qui était magnifique au début, puis ça a mal tourné, on va dire, on va dire ça comme ça. On parlera de la FIA, bien évidemment, hein. vous savez qu'on adore Michael Messi ici, donc on en parlera un petit peu, est-ce que la FIA n'aurait pas un petit peu perdu le contrôle alors qu'on arrive pour une dernière course décisive, ce serait bien qu'elle le retrouve. Et puis on parlera bien évidemment du Grand Prix d'Abu Dhabi, la dernière manche du championnat du monde de Formule 1. Ils arrivent, les deux prétendants en titre, avec 369 points et demi chacun Donc là, quand même, c'est quasiment du jamais vu. Je crois que c'était euh, Formule Black qui avait mis sur Twitter que c'était en 1974, la dernière fois que c'était arrivé, que deux ça. pilotes arrivaient euh, comme ça, à en... égalité de points en championnat. Donc euh, bon, ça fait un bail très clairement et on a hâte de voir ce que ça va donner quand même. À mes côtés, vous voyez que là, on a pris toute l'équipe. c'est à dire qu'on a fait venir, tout Next Gen. C'est formidable. On a mal vu, comment ça va bah Écoute, ça va. Salut à toi et salut à tous. Ça a été effectivement un long dimanche. Ça a été un dimanche compliqué, mais... Euh... Voilà, il y a beaucoup à dire. Et puis, bah, comme on le voulait ces, ces dernières semaines, la F1 réserve la, le verdict final pour Abu Dhabi. Donc, on a quand même le, le, le plaisir d'avoir les deux titres qui se disputent le dimanche prochain. C'est la première fois depuis 2008. Donc, euh, ne boudons pas notre plaisir. Ça fait un bail, hein. effectivement. On a Franck aussi qui est parmi nous. Franck, qu qu'est-ce qu qui était le plus long C'est pas Franck Horschamp ou Jeddah <rire> euh, Nerveusement, je dirais euh, Jeddah quand même. Mm. C'est un peu plus de deux heures, mais... Sinon ça, sinon, ça va très bien. Hâte de débriefer ce Grand Prix avec vous, il y a beaucoup de choses à dire. Oh oui, il y, y en a des choses très clairement et on a bien hâte de vous euh, dire tout cela. Et puis, vous les voyez en dessous, ils sont là. Bon, écoutez, on, a, on, a, on essaie de faire rentrer tout le monde. Il y a Paul qui est avec nous, comment vas-tu <rire> Salut Michael, salut à tous. Bah, ça va très très bien. Euh, hâte, que, comme Franck, d'en discuter avec vous de cette course euh, qui a été plus une course finalement. Euh, beaucoup de choses se sont passées qu'on craignait et le pire est peut-être encore à venir hein, voilà, pour, teaser, euh, pour teaser la suite mais ça va, ça va très très bien ça va très très bien L'émission très, euh, très optimiste tu sais. et dites-vous que ouais. ça va être pire quand ils vont s'accrocher ouais. <rire> c'est vraiment un petit peu ce qu'on dit et puis Alexandre qui est avec nous, comment vas-tu Alex Salut, salut, ça, ça va. Voilà, on, est, on se revient à Genève ici parce qu'on a peu de zone de dégagement dans cette fenêtre. Mais euh, on manie bien et euh, on espère que ça se passera mieux avec Paul qu'entre que Lewis et Max le dimanche dernier. Et, et normalement, là, on, peut déjà, on peut déjà voir évidemment sur voilà, le chat. J'espère que vous allez être là et que vous allez être véritablement toxique comme un bon chat Twitch en disant que c'est un scandale. Regardez, on voit Hamilton sur la photo, mais Max Verstappen est coupé. Ça y est, la, la rédaction de Max Gelotto a pris parti. Voilà, on y est. Et nous, nous, sommes tout à fait euh, neutres et on a hâte de voir comment ça va se terminer euh, cette affaire. On va euh, débuter bah, en parlant euh, d'abord de ce qui s'est passé. Eh bien, euh, c'était euh, dimanche, mais ça a l'air d'être il y a déjà tellement longtemps, vu tout ce qui s'est produit dans ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc on y est, le premier Grand Prix d'Arabie Saoudite a eu lieu. Euh, je pense qu'on va être d'accord pour dire déjà que tout le monde ressort en un morceau, c'est déjà une bonne chose. On, on a une pensée pour Enzo Fittipaldi qui s'est blessé au, au niveau du talon. Euh, dans le départ de la, euh, euh, et à la cheville au départ de la, la dernière course en F2. Mais sinon, bon, tout le monde ressort déjà de là en un morceau. Je pense qu'on est rassuré euh, là-dessus. Pourtant, ça a tapé euh, comme il faut. Mais heureusement, bah voilà, pas de gravissime incident. Mais tout de même, on ressort de là, Manu, avec un goût en, en bouche qui n'est pas forcément très agréable parce que ils s'en sont donné un cœur joie euh, vers Sapon et Hamilton ce week-end. Ouais, ça a été très compliqué euh, en tête. c'est vrai que déjà, comme tu dis, le circuit nous a épargné un, une catastrophe ou un gros problème, donc c'est déjà bien. Il y a quand même eu quelques, quelques incidents un peu chauds, notamment Alonso qui a fait un tête à queue avec quasiment un retour en piste euh, en travers. Il y a Pérez qui s'est retrouvé en travers du, du peloton. Euh, Madepin qui a quand même tapé très fort sur Russell. Donc, il y a eu quand même quelques alertes qui montrent que Jeddah doit trouver quelque chose. Les pilotes s'en sont beaucoup pleins euh, depuis dimanche, d'ailleurs. On l'a vu, on a, on a déjà publié un article dessus. Il y en a d'autres qui arrivent parce que vraiment, il y a beaucoup de déclarations à ce sujet. Donc, on voit que les pilotes ne sont pas sereins d'aller à Jeddah et c'est quand même le, le, le baromètre principal qui devrait montrer à la FIA que non, si les pilotes disent c'est trop dangereux, ça veut dire que le circuit est trop dangereux, c'est eux qui sont dans la voiture. Euh, mais c'est vrai que euh, le danger n'a pas empêché des actions un peu, un peu chaudes de la part de certains et effectivement, ça a été la, la, absolument la foire en tête entre Hamilton entre et Verstappen. Bon, après, encore une fois, on va sûrement dire que je suis biaisé, mais euh, Verstappen a été vraiment, vraiment au bout de la limite euh, à plusieurs reprises. Donc, c'est... Euh, c'est euh, quand même problématique parce qu'on joue un titre et que lui en fait joue le tout, tout pour le tout il sait que c'est Hamilton qui, doit, qui peut tout perdre il sait que lui au pire des cas s'il y a un accrochage, euh, il est gagnant donc forcément il, va, il joue en tout cas pour, euh, pour rester devant et pour, euh, pour au pire l'accrochage donc c'est euh, voilà, un chantage à l'accrochage en quelque sorte, ce qui n'est pas beau et euh, malheureusement beaucoup de gens essaient de le nier mais c'est quand même le cas c'est ce que fait Verstappen depuis quelques courses donc c'est un peu dommage Mais, euh, mais voilà, et puis surtout, il va falloir que la FIA reprenne les, le contrôle. Alors, après, on détaillera sûrement un peu plus les, les incidents qu'il y a eu euh, entre les deux, mais il faudra aussi que la, la FIA reprenne vraiment le contrôle et en tout cas soit très ferme avec eux au briefing des pilotes ce week-end, parce, euh, parce que sinon, clairement, il, ça va être n'importe quoi dimanche et il ne faudra pas hésiter à menacer les pilotes de disqualification du championnat ou en tout cas de, de perte du championnat si jamais il y a une action qui va trop loin, comme on a pu voir par le passé, notamment avec Schumacher à, à Reyrez en 97. C'est ça que je trouve dommage. Il y a eu rs 87 donc maintenant on s'y attend. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté inattendu qu'il y avait à cette époque-là. Ah, C'était surprenant. <rire> bah Heureusement. Oui. Heureusement qu'il y a eu RS97. Parce que là, du coup, ça, ça laisse comme une chape de plomb euh, mm. sur la, la tête des deux. Alors je, je, suis, je suis aussi très clair. Je ne suis en général pas partisan de l'un ou de l'autre. Je, je reste neutre. Je suis toujours, moi, pour que 50-50 euh, entre, entre Hamilton et Verstappen pour le championnat. Par contre, il faut vraiment que cette finale se déroule correctement à Bouddhabi, parce que comme dit Manu, Verstappen, il a été encore une fois au-delà de la limite, mais plus qu'au-delà et plusieurs fois. Donc il y, y a effectivement ce, ce problème-là qui l'est en tête du championnat, donc il peut risquer plus de choses. Et, mal, et si tout le monde se réjouit qu'on doit les voir à égalité pour la dernière course, moi j'aurais préféré que Hamilton ait un point d'avance. Euh, ne serait-ce que pour, qu'en cas de, de, de, de mauvaise manœuvre de Max, vraiment, ça, vraiment de, ça, va, ça vient vraiment de Max, ça ne vient pas de, de Lewis que s'il y a une mauvaise manœuvre un double accrochage, et Hamilton soit titré. Euh, là, voilà, je suis assez, euh, je suis assez direct là, sur, sur, sur ces propos-là. Je, je trouve que sur cette dernière course, Max ne s'est pas bien comporté. Je, je rebondis sur les propos de Christian Horner aujourd'hui qui a dit qu'il avait piloté de manière exceptionnelle cette année. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il a été exceptionnel. Il a sorti des tours de folie. Il a certainement compensé quelques défauts de sa, de sa voiture. Mais bien comporté, ça, non, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions où il est quand même en pause. Il prend beaucoup de risques, euh, trop de risques. Alors, il, la seule action où il a pris des risques, où ça s'est très bien passé, c'est au dernier départ, avant que la course puisse vraiment se lancer. C'est voilà, quand il réussit à prendre euh, Hamilton et Ocon, et voilà, il arrive à passer sans forcer, sans prendre le dehors de la, de la piste. C'est la seule action du Grand Prix un peu chaude où il s'est bien comporté. Sinon, tout le reste, ça a à chaque fois été joue avec les, les dégagements. Donc, euh, donc voilà, ça c'est plus, plus possible, donc j'espère effectivement que la FIA euh, mettra de l'ordre avant le briefing des pilotes à Abu Dhabi en disant que voilà, s'il euh, y a une mauvaise action, c'est RRS 97 qui, qui ressort et c'est la personne qui disqualifie, puisque les commissaires ont confirmé ils ne pouvaient pas enlever de points. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est enlever 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, et ça, entre deux pilotes qui vont abandonner, ça ne servira strictement à rien, le, le résultat du Prix ne changera pas. Donc euh, voilà, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à la cour d'appel de, de la FIA pour, pour ça. Alors, il y a voilà. avait Alicros qui, qui nous demande blague à part imaginons que les deux se tapent dessus ce qui n'est pas est-ce qu'il est, qu est possible que la FIA disqualifie les deux Bottas sans champion du monde Bottas champion du monde imaginez euh, les scènes de joie les scènes de liesse ici même alors que ça fait un an qu'on dit que Bottas est du part il va amener le numéro 1 chez Alfa Romeo on est mon compte euh, non je pense qu'ils disqualifieront jamais les deux parce qu'il y a toujours un fautif euh, sa, sauf si les deux viennent se percuter volontairement et se tournent dessus au départ mais Paraît peu probable quand même. Je ne vois pas Milton faire ça en tout cas. Euh, mm. Ce ne serait pas lui qui. Il ne s'aidera pas à la provocation. Mais effectivement, après, il y, a des, il, y a des codes, il y a le code sportif international qui, qui, qui a une, un article qui est très clair il ne faut pas nuire à l'image du championnat. Et avec cet article-là, vous pouvez tout faire. Parce que ça passe directement dans le tribunal d'appel de la FIA et vous pouvez disqualifier quelqu'un pour le championnat juste pour ce genre de choses. Oui, mais alors Franck, l'article, il ne faut pas nuire à l'image de la F1. Mais on pourrait amener le débat dans l'autre sens en disant que même si la, on a vu le pire de la F1 en, en Arabie saoudite, c'est peut-être le Grand Prix qui a été le plus suivi, le plus commenté, le plus... Ah oui, oui, non bon mais image, Côté FIA, c'est pas bon, mais côté Liberty Media, c'est une, une somme de 50 millions qui est virée sur le compte en banque de Ver Verstappen, il n'y a pas de problème là-dessus. <rire> <Il faut rire> ça dépend de comment on se place Il y a Ross Brown qui va arriver sur la grille qui va faire Percute-le <rire> <va être> <rire> Alors, il faut, il faut qu'on trouve, je ne sais pas comment ça peut se passer, j'espère qu'à qu bout d'habitude, ce n'est pas vraiment ce que je souhaite, mais euh, il y a presque qu'il y ait une domination de, de l'une ou l'autre équipe et que ça se déroule voilà, sur, un, sur, un, sur une course et on voit, il n'y a pas de, du tout de, de réclamation possible sur, sur quoi que ce soit. Maintenant, si les deux se retrouvent en tête, voilà, que ce soit propre. C'est vraiment tout ce que tout le monde peut souhaiter. Et euh, vu que Max, est un... ça y est, je crois qu'il a commencé un peu à se faire taper sur le doigt quand même, par la FIA, il faut quand même le, faut quand même le dire, il prend quand même 5 secondes en course, plus 10 secondes, plus c'est obligé de, repre... De, repre... de reprendre sa position. On ne peut pas dire que la FIA a été cette fois-ci assez euh, euh, cool envers lui. Donc, je pense que pour lui, il a dû le prendre comme, comme un avertissement sérieux avant la finale. Je l'espère en tout cas. Espérons-le, effectivement. Paul, euh, Alexandre, est-ce que l'un de vous deux a un, un avis peut-être plus mesuré sur Max Verstappen lui accorde peut-être le bénéfice du doute, quelque chose je, euh, si, si je me permets de commencer, Alex. Euh, je ne lui donne pas le bénéfice du doute. Euh, là où je lui trouve un fait aggravant, c'est son entourage, en fait. C'est qu'on a l'impression que c'est contre vents et marées que chez Red Bull, on va le soutenir, que ce soit Christian Horner, que ce soit Helmut Marko, quoi que Max fasse, de toute façon, il sera dans les médias appuyé. Mais en fait, j'en suis persuadé qu'en interne, c'est la même chose. On pourrait se dire peut-être qu'en interne, Horner, Marko sont plus mesurés, mais j'en ai même pas l'impression, parce que je, je vois pas pourquoi ils diraient quelque chose de complètement différent dans les médias. Euh, S'il disaient pas la même chose à Max, je pense qu'ils sont convaincus à chaque fois que, que Max est dans son droit. Et du coup... J'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment personne dans son entourage proche pour lui dire Max, là, tu es peut-être allé trop loin. On a l'impression que tout est justifiable, que tout est défendu à chaque fois. Et c'est vraiment problématique, en fait. C'est-à-dire que personne ne lui, ne lui indiquera la limite. Et, euh, et sans vouloir dramatiser la situation, ça reste du sport. Mais malgré tout, ce qui m'inquiète super, Verstappen, c'est que ça fait quand même sept ans qu'il est là. Euh, le, changement, le changement, il serait déjà venu. On, on oublie que ça fait sept ans qu'il est là. Ce euh, n'est pas un pilote qu'on peut juger par son âge, euh, avec le nombre de grands prix qu'il a et euh, le fait que son pilotage soit pratiquement le même depuis ses débuts euh, c'est à dire que là on a eu un condensé hein, ce week-end c'était euh, tout ce qu'il fallait pas faire en défense on l'a eu je pense qu'il aurait déjà changé malheureusement si ça avait été le cas et ce qui m'inquiète c'est qu'il va être en là encore un petit moment euh, on lui souhaite en tout cas de se battre pour d'autres titres dans le futur J'espère qu'il ne fera pas toute une carrière où à chaque fois qu'il jouera un titre, il sera à chaque fois à la limite ou au-delà parce que là, il les a, il les a franchis à, à plusieurs reprises. Et voilà, j'espère qu'un jour, il aura quelqu'un dans son entourage, ce ne sera peut-être pas chez Red Bull, euh, qui lui dira « Max, là, ça suffit. » Et quelqu'un qui lui dise « Gagner, c'est bien. Euh, »« Gagner avec la manière perdre avec la manière. » C'est aussi des fois ce dont on, on se rappelle. Donc, je, je, lui souhaite, je lui souhaite de se remettre en question. Je lui souhaite d'avoir de, une dernière course propre parce que, comme tu l'as dit, Franck, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais je n'y crois pas, je vais être honnête, je n'y crois pas. Je crois, que, je crois que, encore une fois, ça se passe en quelques dixièmes de seconde à chaque fois. Mais je, je crois que s'il est, est dans une situation où c'est favorable pour lui, éventuellement, d'avoir les deux voitures dehors, malheureusement, je crois qu'il choisira l'option de facilité, un peu ce qu'il a fait ce week-end, en fait. Alexandre, ton avis là-dessus sur son week-end ouais. saoudien Même deux remarques là-dessus, c'est que, notamment sur le couple Honor-Verstappen, c'est vrai qu'il est dans un environnement où on l'encourage à aller encore plus loin. On attendrait d'un directeur d'équipe qui, plutôt, qui, qui l'éteigne le feu Verstappen avant toute manœuvre litigieuse, et au lieu de faire ça, Honor balance de, de, de, de l'essence sur le feu, de préférence de l'essence Aramco sur le feu. La, la, la deuxième remarque, c'est que, euh, je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'on espère que le titre va bien se finir, que, que ce ne sera pas tronqué. Mais d'une certaine manière aussi, les fins euh, en queue de poisson font aussi partie de la dramaturgie et de l'histoire de la F1. On pense bien sûr à 97 évidemment on pense aussi à, à Procénat par deux fois. Donc ce ne serait pas tout gâché finalement que d'avoir cette fin, ça ferait partie aussi de l'histoire de, de la Formule 1. Ça s'inscrirait dans une forme de, de logique à la fois de l'histoire de la Formule 1 et à la fois de cette saison on serait presque surpris maintenant de ne pas avoir d'accrochage. Tellement on en a eu cette année, des Bahreïns, c'était chaud, Imola, etc. C'était tout le temps la, la même chose. Alors, effectivement, pourquoi ça s'arrêterait On retient les, les, les très beaux fins de Grand Prix. Les, les très beaux derniers Grand Prix où le titre se joue, c'est soit des grands Prix exceptionnels, du type Brésil 2012-2008, ou des, des, des, la météo entre en jeu, de la dramaturgie entre en jeu, ou bien c'est des accrochages. Mais il n'y a pas vraiment, euh, ou des événements imprévisibles. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une forme de rationalité aussi à ce que ça se finisse, euh, le museau dans, dans le museau de l'autre. Ce serait, ce serait dommage, mais ce serait aussi euh, logique. C'est vrai que cette saison, je la trouve assez prodigieuse parce que, on rappelle, hein, on, a, on a fait 21 Grands Prix, c'est-à-dire qu'on on arrive avec Zeko après 21 Grands Prix, c'est quand même un truc, là pour le coup, c'est du jamais vu, puisque, bon, après 21 Grands Prix, on a eu le cas quelques fois seulement où on a eu 21 courses, ça n'a jamais fini évidemment avec Zeko, mais le truc, c'est que tout se passe, on, on dirait presque, alors évidemment, je, je, je vais faire attention à mes mots parce que sinon, ça va déformer le vertil, mais ça paraît presque scénarisé, vous voyez, c'est... On arrive, il fallait, d'une certaine manière, il fallait que euh, ça se termine avec les deux ex avant la dernière course. Euh, euh, pendant le Grand Prix, je ne sais pas si c'était pareil vous, mais quand j'ai vu Hamilton revenir, revenir, revenir sur Verstappen, dans ma tête, j'étais programmant me disant, de toute façon, ils vont se percuter à un moment. Qui a qui la faute commence bah, Mais tout, tout, en fait, pour rien me surprend, et c'est pour ça, peut-être, qu'on parle beaucoup du contact dans la dernière course, de ce genre de choses, parce qu'on se dit, c'est la fin normale, en fait, d'un championnat pareil, c'est le, le côté, euh, ils vont... Euh, Euh, on a presque envie d'écrire déjà le scénario où Verstappen part devant, ou, ou Hamilton part devant l'un des deux, et puis l'autre revient, revient, revient, et à 5 tours de la fin, il s'attaque, il se percute, et, et c'est fini. Quoi. On a presque l'impression que ça va être ça. C'est aussi parce qu'il y a eu ça beaucoup de fois dans l'année, en fait. Euh, à chaque fois dans l'année, ils ont été obligés de se décaler en stratégie, où il y a eu des différences d'exploitation des pneus, qui ont fait que, dans tous les cas, sur la fin de course, il y avait un des deux pilotes qui était plus rapide, et soit il revenait sur l'autre puis il dépassait, soit il revenait puis il y avait un accrochage. Donc en fait, c'est... Euh... C'est un scénario que je dirais est logique, est même si c'est pas forcément. Enfin, à la fois ça fera une belle fin de saison et à la fois c'est ce qui va possiblement nous amener à un accrochage à Abu Dhabi. Mais effectivement, ce serait juste en fait une, un énième affrontement dans ce, même, dans ce même dans ce même dans ce même saison qui serait de la même façon. Après, c'est vrai que. Le fait qu'il soit à égalité, ouais, moi j'ai vu venir aussi loin, et le, comme tu dis, les accrochages on les a vu venir, mais parce qu'encore une fois, on était sur des dynamiques qui étaient connues, c'est-à-dire que la dynamique sur laquelle Hamilton est derrière revient sur Verstappen, puis Verstappen l'empêche de passer. On l'avait vu à Interlagos, ça n'a pas fini en accrochage, parce que heureusement euh, euh, Hamilton s'est poussé, à Monza ça avait été la même chose, et en fait il y a eu comme ça déjà des, des, des signes avant-coureurs, du fait que bah, maintenant ça se passera comme ça, et comme je dis à Alex, il y a très peu de, de, de chances que ça ne se passe pas comme ça, À Abu Dhabi, s'ils sont tous les deux en lutte pour la tête, donc même pour une autre place d'ailleurs. Là, je ne suis Mais, pas euh... tout à fait d'accord avec toi, par contre. Parce que sur ah, Abu Dhabi, on a quand même un... un circuit qui est un peu plus propre, dans le genre, voilà, moins, moins dangereux, il n'y a pas de risque de pluie, normalement. Ou alors, imagine, il pleut à Abu Dhabi, la, la saison du siècle, de tous les siècles, <rire> un peu Voilà, on a peut-être la chance que la finale se déroule sur un circuit où ça devrait être normalement peut-être un poil plus propre. Alors, sauf malheureusement, en termes de dégagement de piste, parce qu'il y en a beaucoup à Abu Dhabi. Donc, euh, Verstappen, il peut aller les repérer dès le jeudi. Il y, y a aussi deux autres fins en queue de poisson auxquelles on n'a pas pensé. C'est un problème de fiabilité. Mmh. Ça serait presque plus dommage au niveau dramaturgique qu'un accident. Et puis, euh, c'est aussi le Covid, parce qu'on est en pleine cinquième vague. Imaginons que, que Verstappen soit testé positif. C'est arrivé à Capito. Alors, pourquoi ça n'arriverait pas à notre membre du paddock Là, ce serait encore plus décevant. Il le ferait courir. Je suis sûr et certain que si Hamilton ou euh, mmh. Verstappen étaient positifs au Covid, il les ferait courir, de manière ou d'une autre. Non, pour l'image de la femme, ce serait totalement, à mon avis, ouais, d'être. Euh... je ne sais pas s'il si pourrait à ce point-là, mais, mais imaginez ouais, le vrai. scénario où Verstappen forfait à cause du Covid et Hamilton. Qui se fait envoyer en toupie dans le premier virage, qui, remonte, qui va remonter jusqu'à ouais. cette dixième place. -ce <rire> Albon, qui se... Albon qui se vengerait d'Hamilton et. <rire> Albon qui prend sa place, qui part huitième, parce que bon, bah, il a du mal. Il freine pas au premier virage, il emporte Hamilton, <rire> merci, au revoir. Voilà. Championnat terminé. Non, oui. non, ça peut, ça, peut, ça peut se terminer de, de bien des, des façons, hein, très clairement. Bon, on va essayer quand même de récapituler un petit peu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Tu et... voulais juste oh, Oui, Manu, vas-y. Ouais, je voulais juste rebondir sur, sur le, le, le propos Horner-Marco. En fait, il y a un truc qui m'étonne beaucoup chez Red Bull, c'est qu'on a vu ce week-end, euh, notamment quand Verstappen a enchaîné les, les conneries en piste, on a vu un, un body language chez, chez Horner qui était nouveau. Moi, je l'ai vu complètement dépité sur le muret des stands où en fait, on voyait qu'il n'avait pas, pas la volonté de défendre Verstappen. Il n'avait pas l'air spécialement... Euh, outré que ça soit fini comme ça, on a vu à la radio que tout de suite ils ont accepté une sentence pour, pour Verstappen, et je ne comprends pas en fait quelle est la pression qui est mise, alors peut-être par Marco peut-être par Matejic, je ne sais pas, ou si c'est l'influence du clan Verstappen dans l'équipe mais comment, comment on en arrive à un, à un directeur d'équipe qui a l'air d'accepter que son pilote ait fait n'importe quoi, et en tout cas que la sanction tombe, et puis le, le lendemain on se retrouve avec des, des, à nouveau des, des plaintes selon lesquelles euh, c'est toujours eux qui sont punis, Verstappen n'avait rien fait de mal et tout ça, et je ne comprends pas, en fait c'est vrai que C'est Plutôt pour un le truc, mais je comprends pas comment euh, c'est cette espèce d'écart euh, chez Horner, pas chez Marco, puisque Marco, de toute façon, lui est toujours à fond dans la défense de Verstappen, quoi qu'il arrive. Parce que j'aime, de toute façon, ah, vas-y, euh, Franck. Dis. Non, mais non, parce que Marco, en plus, il était, il était convaincu que Verstappen n'avait pas du tout break testé Hamilton lors de la course. Il avait... Il a crié contre vents et marées que non, non absolument pas, il n'y a, a pas eu de freinage. Et aujourd'hui, il s'est excusé en disant que ouais, bah, les données qu'on m'a données de la part de mes ingénieurs étaient fausses, donc j'ai dit quelque chose de faux, donc je, je m'en excuse. Voilà. Mais il a, pas, il a juste dit qu'il avait, qu avait tort, mais il n'a pas du tout critiqué son pilote pour avoir fait ça. Et ça, je trouve ça absolument gravissime. Donc je pense qu'effectivement Horner, il doit un peu subir peut-être le couple Marco-Matechitz et, et faire avec. Parce que, effectivement, il y a des... Or, Marco a sorti deux fois des, des, des, des conneries euh, incroyables pendant, pendant ce, pendant ce week-end. À chaque fois, il a dû se faire reprendre par le par parole de Red Bull. Donc... Oui, mais c'est positif, parce qu'avant, ça n'arrivait pas. Parce que, bon, oui. elle El El El beau Marco qui sort des conneries. Écoutez, ça fait depuis 2005 qu'on le vend en F1, bon voilà, hein, on, on a l'habitude, c'est pas nouveau. Mais maintenant, Red, Red Bull, à plusieurs reprises, dit écoutez, n'écoutez pas cette personne. On a l'impression que c'est l'oncle au mariage, hein, véritablement. Il, fait, il gueule, hein, il est en train de gueuler, mais t'as des gens qui disent non, non, mais. Mettez-le mettez sur le côté de l'écran, s'il vous plaît. Voilà, le côté de l'image, voilà, c'est très bien, <rire> ça, on verra pas. C'est un peu ça, maintenant, avec de Marco. Euh, en même temps, c'est vrai qu'on on a eu le même cas avec Vettel. Avec, euh, Sébastien Vettel allait beaucoup moins loin dans les manœuvres, donc euh, voilà, mais il y avait une défense qui était... On sentait quand même que dans l'équipe, il euh, y en a un qui était le bienvenu et pas l'autre. Euh, oui. Donc, qu'il fasse maintenant la même chose avec Max Verstappen, ce n'est pas tout à fait euh, surprenant, sauf que là, Verstappen... Bah, il. Il fait des manœuvres qui ne sont pas forcément euh, voilà, euh, très, euh, très justifiées selon la FIA. Donc on, on, on fait un petit euh, récapitulatif. Premier départ, tout se passe bien. C'était euh, voilà, un, bon, euh, un bon premier départ. On fait des premiers tours. Puis Mick Schumacher elle a la très bonne idée de faire un tête-à-queue avec son, son char à voile. Encore une fois, les pilotes A ah, sont les saluts parce qu'ils ont quand même fait 10 tours avec leur... Euh... Leur charrette, c'était pas simple, donc euh, quand même, il faut, il faut en avoir sur un circuit pareil. Euh, drapeau rouge, on mettra ça dans le chapitre FIA, messieurs, le, toutes, les, toutes les décisions sur les différentes <rire> choses. Arrive, du coup, le euh, premier restart, où, euh, je veux bien votre avis, on va commencer donc, par euh, étudier ce cas-là. Euh, Lewis Hamilton qui prend un meilleur départ, qui se retrouve à l'intérieur, face à, à Max Verstappen. Stappen continue, force peut-être par l'extérieur, sort de la piste et euh, reprend la, la trajectoire en étant en tête alors qu'il a coupé la, la chicane. Euh, Franck, comment tu évalue cette, euh, cette, euh, cette manœuvre qui a été entre guillemets pénalisée par la FIA on mettra ça dans leur papier cadeau tout à l'heure bien évidemment euh, ben moi j'ai envie de dire qu'on va, on va qualifier ça c'est du à la Max Verstappen bientôt on va, on va inventer un, un adjectif pour ça c'est je, je profite des dégagements, je sais qu'ils sont là euh, quoi qu'il arrive je, je passe, on voit ce qui se passe après je, je pense que Max est dans un état d'esprit où euh, s'il voit Milton devant et qu'il a une possibilité de le passer que ce soit même légèrement en piste ou, ou, ou pas, il le fait Après, il se dit, bon, soit ça passe, soit je me fais pénaliser. J'ai l'impression vraiment qu'il est sur, sur ce, sur ce mood-là. Euh, et, et il n'a pas l'air d'en apprendre beaucoup, puisque dans la, même, dans la même course, il fait plusieurs fois la, la même erreur, donc en passant en passant piste. Donc, je ne sais pas, je sais pas comment, euh, comment ça peut évoluer euh, de ce, de ce, de ce côté-là. Heureusement, pour le deuxième restart, euh, la FIA le, le, le reclasse derrière... Euh, derrière Hamilton. Bon, après, ça ça changera, ça changera pas le troisième restart Restart. Mais... Euh, bon, honnêtement, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je pense que quand il doit voir Hamilton devant lui, il y a, il y a quelque chose de rouge qui clignote et qui se dit, il euh, faut que je passe. Je... Et, et ça doit se limiter à ça. ça, ça. J'avoue que je n'ai pas plus d'analyse à faire que ça. Quoi. Je, je pense que voilà, Hamilton égale je passe. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce côté. Où, en fait, on... je crois que c'est avec toi, Manu, qu'on en parlait. Euh, il n'accepte pas de se faire dépasser Alexandre c'est peut-être ça le, le truc, c'est qu'à ce moment-là on, on a vraiment, moi devant Maté j'ai vraiment l'impression qu'il voit Hamilton devant et il est complètement devant, il voit sa roue arrière hein, et il se dit bah écoute, oui. je, vais, je vais freiner voilà, va, il faut que je me mette devant c'est un peu ça hein. mais Et d'ailleurs, ça, ça, ça pourrait avoir, et je suis tout à fait d'accord, il est tout à fait dans, dans cet état d'esprit. Et son obstination, euh, à mon avis, va avoir des conséquences euh, euh, sévères. C'est qu'il y a déjà, il y a, il y a Zohan qui, qui demande combien il a perdu de points de distance sur la course. La réponse est 2, mais surtout il en compte 7. Au bout de 12, on a une course de suspension et il perdra ses prochains points, 2 points, en septembre 2022 seulement. Et quand on, a, quand on sait qu'on a une saison ultra concentrée avec des courses tout le temps, ou presque, de mars à novembre, Ça veut dire qu'il devra être très très propre euh, pendant la première moitié de saison. Sinon, il va, je ne sais pas, manquer euh, Monza, euh, manquer Spade, des choses comme ça. C'est mm. une probabilité qui n'est pas à négliger Et j'ai envie de dire qu'il lui faudrait peut-être ça euh, pour comprendre, comme ça avait été le cas pour, euh, pour Grosjean. Euh, à mon avis, ça sera peut-être nuisible euh, pour sa saison 2022, mais peut-être bénéfique pour son comportement. Il a Attends, Alex, il a, a, il a réussi à avoir 7 points depuis Monza, en fait, quasiment Il en a eu 3 ce week-end, en fait, puisqu'il a, il 3, a ouais. eu 1 pour, euh, pour les 5 secondes et 2 pour les 10 secondes. Il en a 7 en 3 mois, ouais. Pff, c est, c est, et, encore, est très... et encore, il n'est pas sanctionné à Interagos, là, il aurait dû en avoir aussi. Et à Hamilton on a deux. en à Hamilton, on a 2. Voilà, ouais. ce qui <rire> est correct. Ouais. Ça va. 7 euh, enfin, points en 3 mois, c'est bon. Euh, le, le problème, c'est que là, on peut, ne on peut pas en dire grand-chose, parce que soit on va dire ça prouve des trucs et les gens vont dire de toute façon ils sont pour Hamilton et puis euh, l'autre truc c'est de dire non mais de toute façon la FIA est contre Nbull <rire> Donc ouais. ah c'est la non, preuve d'y points. Part... 7 points Michael, justement, avant de faire ce live j'ai bien pris soin de regarder un peu tous les commentaires sur le site depuis dimanche soir voir effectivement aussi comment se comportaient les Pro Max parce qu'il voilà, y, y a des Pro Max et ils sont quand même assez peu même parmi les plus fervents à le défendre fortement et même beaucoup beaucoup de Pro Max qui ont, qui ont quand même avoué que sur ce coup là, sur ce grand prix là il avait quand même dépassé les bornes Donc c'est aussi un peu dans cet esprit-là qu'on aborde, je pense, un peu ce live aussi, c'est euh, que peut faire aussi Max pour revenir un peu plus dans les clous quoi, et pour que ça soit, devienne acceptable pour tout le monde. Quoi. Et je pense que la, la Formule 1, comme disait Paul, aura, aura tout à y gagner parce qu'on va encore avoir du Max Verstappen pendant au moins, au moins 10 ou 15 ans, ça se trouve. Ça, ça, si c'est à chaque fois comme ça, à chaque, en fait, chaque lutte pour le titre, nous, on va nous enterrer tout de suite hein, parce qu'on <rire> ne va pas tenir. Le problème de sa manœuvre du deuxième départ à Jeddah, c'est que c'est un mix de tout ce qu'il a déjà fait. Et en fait, il rajoute des éléments encore pires. C'est-à-dire qu'il rate son départ, ça c'est une chose. Hamilton est une, voiture, une longueur de voiture devant lui, il est vraiment nettement devant lui. Et en fait, comme tu dis Franck, il y a vraiment un truc qui se déclenche dans sa tête. Il sait qu'il a perdu le virage, comme dirait Rosberg, ce n'est pas son virage. Et du coup, il décide quand même que c'est son virage. Donc, il freine trop tard. Donc là, c'est la même intention en fait, qu'à Interlagos, c'est-à-dire je, je ne veux pas le laisser passer, je freine trop tard. Ensuite, il y a cette espèce d'intention où une fois qu'il est revenu à la hauteur parce qu'il a freiné trop tard, il se dit bah, maintenant que je suis à la hauteur, c'est mon virage, donc je peux passer. Donc là, c'est ce qu'il a fait à Monza déjà, et ce n'était pas passé non plus. Alors, en fait, il, se reste à, il reste à la hauteur. On voit qu'avant que d'arriver au point de corde, ou en tout cas à la hauteur du point de corde, il est déjà en train de corriger la trajectoire parce que la voiture va trop vite et il perd l'arrière. Donc il y a vraiment ce côté... Euh, vraiment où il est déjà en discuté, mais il reste à côté d'Hamilton et une fois que Hamilton lui prend sa trajectoire puisqu'il pense, en tout cas il sait être devant Verstappen a l'excuse le, pour aller hors piste et là une fois qu'il est hors piste il ne se contente pas de revenir sur la piste comme on pourrait penser euh, vers l'intérieur justement le plus près possible des barrières pour être hors trajectoire et d'ailleurs la FIA aurait dû imposer ça à ce, sur ce virage là Et en fait, du coup, il revient en piste en plein milieu du virage, un peu à la Vettel en 2019 à, au Canada, ce qui avait été pénalisé, où finalement, il revient en plein milieu de la piste de manière à juste bloquer son, son adversaire. Et c'est comme, euh, comme ça que, justement, euh, Hamilton perd en plus une place face à Ocon. Donc, en fait, il n'y a vraiment rien qui va sur, ce, sur cette manœuvre. Et je ne comprends pas que la FIA n'ait pas pensé à ce cas de figure, vu la configuration du virage. et n'ait pas demandé aux pilotes qui coupait euh, de passer, justement, à l'intérieur, comme ils font des fois sur d'autres circuits. Parce qu'on voit qu'Hamilton... Que ce soit à ce moment-là ou dans l'incident du, du virage 37, où Verstappen lui refait la même en fait, au premier tour, euh, Hamilton à chaque fois reprend la piste le plus tôt possible quand il le peut. Enfin là, en l'occurrence, la première fois, il ne la quitte même pas. Et la deuxième fois, dès qu'il est mis hors piste par Verstappen, il revient le plus tôt possible. Et Verstappen, non, revient en plus non seulement en pleine trajectoire, mais de manière totalement dangereuse. Parce qu'en fait, il revient en parallèle, enfin en perpendiculaire à la, à la piste, on va dire à 45 degrés, et sans aucun contrôle sur, euh, sur ce qu'il fait, puisqu'il est en train d'escalader de, un vibreur. Donc euh, en gros, c'est aux autres de l'éviter, c'est-à-dire à Hamilton, à Ocon et à ceux derrière de piler. Et en fait, en plus, le ralentissement que ça crée génère aussi un problème derrière avec le, un peu la confusion qui amène au crash suivant. Quoi. Donc, il n'y a, a vraiment rien qui va et, euh, et ça aurait dû déjà être sanctionné beaucoup plus lourdement que les deux places qu'il perd sur l'équipe. La... Mais pour défendre Verstappen, il avait raison, effectivement, de dire, euh, je ne comprends pas, je n'ai pas été sanctionné à Interlagos pour ça. Oui, il a raison. Donc, bah, il oui, se sentait tout à fait en droit de, de répéter. Donc, est-ce est que c'est la faute de Verstappen sur ce point-là Bon, c'est peut-être un peu avancé sur le deuxième sujet, mais euh, il, se, il se sentait en droit de le faire. Non mais c'est pour ça aussi qu'on qu se questionne sur ont-ils le contrôle en fait à la FIA Parce que c'est ça. Ils ont, ils ont d'une certaine manière, créé par leurs précédents euh, euh, les situations de dimanche. Euh, on a, bon bah voilà, alors après, pour nuancer, Verstappen, bon voilà, il fait, il fait ce qu'il fait au deuxième départ. Hamilton n'est pas non plus un enfant de cœur, il va bien à l'extérieur, Enfin voilà, il laisse pas non plus la place, mais en même temps... Encore euh, une fois, quand ils abordent le virage, il est vraiment à extérieur, et Verstappen lui fait la même au départ suivant, en passant à l'intérieur et en ouais. prenant la trajectoire élargie, mais en fait, quand le, quand le pilote est devant à l'intérieur, il n'a aucune raison de ne pas élargir, ça s'appelle bloquer la trajectoire, et de toute façon, à partir du moment où Verstappen est derrière et qu'il est complètement à l'extérieur, il peut pas prendre le deuxième virage plus vite qu'Hamilton, donc, un, un, je suis tenté dire, il peut, même, peut plutôt ralentir et puis essayer de décroiser, mais... Euh, Il n'y a, a pas de raison. Quand tu es devant à l'intérieur, tu peux bloquer la, la deuxième partie de la chicane. Ça se fait très souvent. Malheureusement, c'est un peu plus toléré sur les départs que sur la euh, compagnie course. Mmh. Ça, ça, ça vient ainsi de là. C'est vrai, effectivement. Euh, bon, donc après, la course fait encore à peu près 300 mètres, <rire> puisque un nouveau drapeau rouge <rire> vient interrompre les, les festivités. Troisième départ avec Esteban Ocon en pole position devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. On en parlera tout à l'heure. Et là, euh, Verstappen prend un envol, ma foi, fort correct, et puis vient plonger à l'intérieur, euh, en trois de front, une manœuvre... Alors, maintenant avec le recul, magnifique. Mais honnêtement. Euh, On a eu peur. On a eu peur. Ouais, moi j'ai tapé du poing sur ma table quand je l'ai vu plonger, parce que je me suis dit, ça y est, les trois, ils vont finir sur le carreau, merci, au revoir. Euh, et, et Hamilton et Ocon se touchent quand même, ce qui a preuve que c'était chaud. Et que s'il va pas Mais au moins, ça prouvait que Verstappen restait euh, combatif. Euh, donc ensuite, eh bien, le Grand Prix euh, suit son cours jusqu'au moment où. Lewis Hamilton peut enfin attaquer euh, Max Verstappen au bout de la ligne droite. Et là, nouvelle petite polémique, mon cher Paul. Euh, Hamilton part à l'extérieur, donc le dépasse par l'extérieur, Verstappen freine. Un poil tard, dirons-nous, et arrive complètement en, en glissade dans le premier virage. Ils sortent de la piste tous les deux et Verstappen reste devant et c'est ce qui a donné sa, sa pénalité. Qu'est-ce que tu as pensé toi, de cet incident et de cette manœuvre en particulier on, on essaie de les, de les analyser une par une. Ce n'est pas forcément très simple. Pour le coup, je crois que c'est la manœuvre qui ressemble le plus à celle qu'on a eu à Interlagos, dans la mesure où c'est vraiment un contre un, en bout de longue ligne droite. Euh, c'est Interlagos, alors, on va dire, en, en, en moins pire, dans la mesure où Verstappen n'avait pas une monoplace de retard sur euh, Hamilton, c'était maximum une demi-monoplace de retard. Il est beaucoup trop optimiste en, en freinant trop tard à l'intérieur et à aucun moment, évidemment, il a l'intention de laisser de la place à Hamilton. Ça m'a malgré tout, euh, on va dire pour le côté moins négatif, ça m'a moins choqué que qu'Interlagos de ce point de vue-là. Euh, il aussi, faut aussi dire que le freinage est plus fort, ils arrivaient moins vite aussi. Mais euh, l'inévitable en fait, hein. il n'allait jamais le laisser passer, donc euh, contact obligatoire, les deux partent au large. Je ne sais pas si Bergstappen aurait, aurait coupé le virage s'il ne s'était pas touché, mais bon, ça ne change absolument rien, puisque de toute façon il n'a pas l'emmené trop au large comme ça. C'était voilà, écrit, euh, si je ne me trompe pas c'est sur cette même manœuvre qu'il commence déjà à faire un ou deux zigzags en début de ligne droite, en voyant que ça commence à, à sentir un peu le sapin. Et, et, et à partir du moment où, où Hamilton n'a pas complètement dépassé, c'était c'était sûr que, que Verstappen allait allait allait prendre sa ligne comme si Hamilton n'était pas là. Donc euh, encore encore une fois, j'ai j'ai envie, envie de dire pas de surprise, c'est pas terminé dans le mur heureusement. Mais c'est vrai que quand on quand on voit le Verstappen qui commence à partir de travers, pendant une demi-seconde, on peut se dire qu'il part, qu part dans le mur. Quoi. Et, et par, chance, par chance, les deux, ça sortent indemnes et à ce moment-là, les deux sont endommagés mais euh, on n'est encore pas passé loin d'une catastrophe. Si, euh, si ça arrive un tout petit peu plus vite que Verstappen il perd la, la voiture, il peut partir dans le mur, et accessoirement, emmener euh, Hamilton avec lui. On va, ne on va pas aller jusqu'à dire que c'est ce qu'aurait voulu Verstappen, mais on est encore dans ce scénario où, on peut peut-être se dire, si on est tous les deux dehors, en, en souhaitant que personne ne soit blessé bien sûr, mais... Si on est tous les deux dehors, c'est moi qui, qui, suis, qui suis gagnant dans la situation. Il a rien à perdre. On, on, on, on, peut, on, peut, on est obligé de se dire que ça lui est passé par, par la tête, parce que là, il, il a plusieurs secondes pour voir Louis venir. Ce n'est pas comme si euh, Louis plonge à la dernière seconde à, à, à l'intérieur, ou je ne sais pas, qu'il y a un scénario différent. Non, là, il zigzag dans la ligne droite pour pas que Lewis lui prenne l'aspiration. Donc, il a décidé dès le début de la ligne droite que de toute façon, euh, Lewis ne passerait pas et que si Lewis était à sa hauteur au virage, il prendrait l'intérieur et qu'il le pousserait, tout simplement. Il faut le dire. Les, les zigzags, alors maintenant, c'est toléré, hein, à peu près maintenant. C'est un peu plus, euh, quand c'est bien en amont, depuis que le meilleur pilote du monde a eu <rire> l'idée de faire ça en calif sprint à Silverstone, maintenant c'est légal, hein, visiblement. Bah, de toute façon, ouais. le circuit zigzag de lui-même. Oui, c'est ça, de toute façon, <rire> là, le circuit, ça ne fait que tourner, donc qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse euh... Je soulignais juste ça, je ne suis pas choqué par ces zigzags, il avait d'ailleurs fait la même chose à Interlagos, du moment où il est... Comment dire, s'il a suffisamment de, de voitures euh, d'avance sur Hamilton, c'est-à-dire que tant qu'Hamilton n'est pas dans son aileron, moi je n'ai pas de souci en soi à ce qu'il l'empêche de prendre son aspiration. Mais je voulais simplement souligner, c'est qu'à partir du moment où il prend une position défensive, il va aller jusqu'au bout dans le virage. Il n'y a aucun moyen qui lui, qui lui rende la tâche facile. J'aimerais, ouais. et, ouais. et ça c'est on... interdit. Et on aurait, autre chose, on aurait une, autre, une situation complètement différente c'est Hamilton qui avait eu 8 points d'avance au championnat à ce stade. De... Il n'agirait pas comme ça à Verstappen. Parce que là, euh, effectivement, ce serait sera encore ouais. pire. Donc. Mais, mais le truc, c'est que... Après, je, je veux aussi qu'on qu qu fasse bien comprendre aux, aux charmantes personnes qui nous écoutent. On n'est pas non plus en train de dire qu'un pilote de course n'a pas le droit de défendre sa position, euh, qu'il doit se laisser battre. Mais il y, y a une différence entre euh, baisser complètement les armes et baisser pavillon dès que voiture vous approche à moins de 500 mètres Bottas, et et par exemple, je vais, par exemple, lui aussi. Alors, tout de suite, beau, ça balance des noms. Quand un super grand prix. <rire> euh, mais, mais, le futur mais ce, que, ce que fait Max Verstappen, c'est plutôt être dans une situation vraiment perdue, euh, parce que le DRS fait qu'aujourd'hui, les batailles sont heureusement oui. plus faciles pour la personne derrière. Et quand il est vraiment perdu et vraiment battu, il va ouais, quand ouais. même essayer de chercher un, un moyen et de revenir. Comme à Interlagos, il y avait un différentiel pneumatique entre les deux et ça ajoute au côté euh, « je suis perdu de » de Max Verstappen parce qu'il était en médium, Hamilton Hard et on, il a, on arrivait vers la fin de la course et les médiums étaient quand même bien plus usés. De même qu'à Interlagos, euh, Verstappen était dans une position d'autant plus désespérée, qu'il y avait encore moins matière à défendre euh, de la même manière qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il défend un peu salement... Euh, en, seulement en raison de, de ces pneumatiques, parce que même, on l'a vu au départ, ils ont les mêmes nœuds, et ça n'empêche pas de, de faire ce genre de manœuvre, mais ça rajoute aussi au côté désespéré. Et puis, bon, rendez-vous compte, il est déjà 21h07, et on n'a pas encore attaqué le nœud du problème, rendez-vous compte, puisque là, voilà, il euh, y a déjà eu quelques petites choses, et puis <rire> arrive ce, ce moment, euh, cette espèce de moment suspendu comme ça, ce moment assez incroyable, alors... Euh, on, a, on, on dit donc à Max Verstappen qu'il doit laisser passer Lewis Hamilton parce qu'il a coupé la première chicane en se défendant face au pilote britannique il décide donc de le faire Bon, j'ai l'impression qu'on tape beaucoup sur, sur Max Verstappen avant quand même qu'il le fait, Bon, euh, c'est de bonne guerre il le fait avant le 27ème virage euh, de ce circuit de, de Jeddah pour pouvoir récupérer le, euh, le DRS dans la ligne droite suivante Maintenant, derrière lui, il a Louis Hamilton qui est pas né de la dernière pluie, donc on a cette scène complètement surréaliste où les deux sont au ralenti dans une ligne droite, enfin, toute une grande courbe, et où, euh, finalement, Max Verstappen met un, un léger coup de frein, ça a été prouvé par les données, donc euh, par, par la, la justification de la FIA, un léger coup de frein, les deux pilotes se percutent, et là, maintenant, on est sur, sur, sur, du, euh, <rire> sur du incroyable, euh, et Toto Wolff en pas sur le Alors... es masque. C'est plus qu'un léger coup de frein. Avec mmh. la il donne 4G, là-bas. C'est comme s'il si de... était passé de la 8e à la 3e. Donc on est... Normalement, et c'est ce que dit Kinen, dans l'article qu'on va mettre demain, c'est que lorsque vous laissez la place à un pilote, c'est normalement vous vous rangez sur la gauche, vous désaccélérez légèrement et vous laissez la vitesse naturelle faire en sorte que celui qui vous précède passe. Ce n'est pas du tout ce qu'a fait Verstappen, puisqu'on le voit sur les images, il est resté plutôt au centre. Il n'a pas du tout simplement relâché le pied d'accélérateur. Il a freiné de manière assez violente. Et donc, il n'était pas dans cette position. Il était doublement en tort de le laisser passer stratégiquement. Bon, ça, OK, pourquoi pas Mais surtout, il n'a pas fait de manière sûre. Il a, pas, il, a fait de manière, il a fait de manière dangereuse. Donc, c'est vraiment ça que, que, que la FIA a sanctionné, avec des preuves qui ne manquent pas, qui s'appellent la télémétrie. C'était implacable pour Verstappen. Pour Euh, Il s'en est relativement bien sorti avec 10 secondes, hein, puisque bon, c'était un contexte différent, mais même, euh, même euh, Vettel à Bakou euh, avait, pu, avait pu prendre beaucoup plus. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que dans cette affaire, c'est beaucoup, beaucoup plus que, que, que freiner légèrement, c'est continuer à jouer la politique du pire. C'est d'autant plus surréaliste qu'en fait, au moment où cette action arrive, il faut quand même remettre un petit peu les choses dans le, dans, dans le contexte, c'est que Hamilton n'est pas du tout encore au courant que Verstappen va lui laisser sa, sa place. On a, on a prévenu Max de laisser sa position, sauf que le temps que ça soit dit à Max, que l'AFIA le transmette à, à, à Red Bull, euh, Mercedes n'a pas eu le temps de faire la même chose avec Hamilton. Donc Hamilton arrive derrière un, un Max Verstappen qui ralentit avant le, la zone de DRS. Alors, est-ce qu'il est certainement surpris Pourquoi Alors, Première réaction quand tu, normalement un pilote de F1 voit une voiture qui ralentit devant elle, c'est pourquoi je il si y a un drapeau jaune ou, ou un Virtual Safety Car ou quelque chose, il n'y avait absolument rien. Là où moi du coup je n'ai pas compris, euh, juste, à, juste une petite couche sur un labis c'est pourquoi s'il n'a pas eu l'info, pourquoi il n'est pas passé En gros, euh, il a un souci de botte de vitesse et son moteur est en train de perdre de la puissance. Pourquoi je ne cherche pas à le passer euh, par là où il y a de la place Voilà, ça, là c'est mon, juste mon, bah, ma dernière interrogation là-dessus. Moi ah, je, je dirais que c'est parce que Franck, la décélération initiale de Verstappen, elle n'est pas... Énorme, c est, c est, on voit qu'il ralentit plus qu'autre chose et Hamilton il veut garder son DRS. Oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui te dit que sur le coup, quand tu. enfin, je dis, la, Tes pilotes de Formule 1, une voiture devant toi ralentit de manière inattendue, la première chose à laquelle tu penses, c'est qu'il a un souci. C'est pas j'ai envie de la jouer stratégique au niveau du DRS, quoi. Ça s'est jamais vu en Formule 1, jamais vu. Mais comme Verstappen ne se range pas, Manu c'est peut-être voilà. euh, ouais. En fait pour moi la, la, le, point, le point qui fait hésiter Hamilton c'est qu'en fait depuis le début du week-end quand un pilote est plus lent ou en phase de ralentissement ou en train de laisser passer quelqu'un ou prendre un tour il se range dans cet endroit là de la, de la piste sur la gauche et les autres le contournent par l'extérieur et là en fait Hamilton se retrouve dans l'aspiration avec le DRS et voit euh, Verstappen qui plante tout en pleine trajectoire donc euh, déjà un avec le mur, stands, enfin, le mur de la piste comme il est fait il ne sait pas s'il y a un retardataire qui va être sur la, la voie à gauche, je pense qu'il peut se méfier un peu de ça, et deux, il doit se demander pourquoi si Verstappen est en train de ralentir pour rien ou parce qu'il a un problème, pourquoi il ne s'est pas mis sur la trajectoire lente initiale qui fait qu'en fait, le pilote qui est plus rapide va passer par l'extérieur. Et moi, ce que je pense, et là, je, ça enfonce un peu Verstappen et ça défend Hamilton, c'est que Hamilton a eu peur de savoir ce qu'allait faire Verstappen parce qu'il s'est dit, si je passe par l'intérieur et que lui se décide au dernier moment à se mettre à l'intérieur, est-ce que je ne vais pas justement le percuter et Euh, il s'est aussi sûrement dit, il est panier de dans la dernière pluie et c'est un pilote de F1, qu'il y avait un DRS au bout et que Verstappen essayait peut-être de lui faire quelque chose. Et il avait raison, puisque cinq tours plus tard, Verstappen lui fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il ralentit dans la ligne droite, et en fait, au moment où Hamilton freine pour passer tranquillement, lui, il réaccélère et le plonge à l'intérieur. Donc, on voit bien qu'il y, pour, pour, enfin, y avait la possibilité que Verstappen fasse un coup comme ça. Et en fait, là où Hamilton ne doit pas comprendre ce qui se passe et se méfie doublement, C'est que normalement, quand un pilote laisse passer un autre, que ce soit une consigne d'équipe, une, une place qui est rendue, euh, un pilote qui est, qui est plus lent euh, qu'un autre, etc., on sort d'un virage, on se met complètement hors trajectoire une fois sorti du virage et on accélère moins. Ou alors, comme tu dis Alex, on décélère un peu et on laisse couler. Sauf que là, non seulement il attend d'être au bout de la ligne droite, parce qu'en fait, il, il prend quand même son accélération initiale de la ligne droite, et une fois qu'il atteint quasiment 300, il relâche et ensuite il plante le frein. Donc ça fait que vraiment, c'est un comportement qui n'est ni anormal en termes de vitesse, Enfin, ni normal en termes de vitesse, ni normal en termes de trajectoire, et forcément Hamilton se méfie, alors je ne veux pas excuser Hamilton de tout, il aurait pu tenter de passer, mais si au même moment qu'il décide de passer à gauche, Verstappen a réellement un problème et décide de se à gauche, ils vont au carton aussi, donc je pense qu'il a joué de méfiance, il n'a pas voulu se faire avoir sur la zone DRS non plus, mais de toute façon Verstappen n'avait pas laissé passer là, puisqu'on sait depuis Spa 2008 qu'on n'a pas le droit de profiter, de rendre une place pour euh, ensuite dépasser dans la foulée, dans les secondes qui suivent, ou en tout cas juste après un virage, donc en fait il y a vraiment... Pas de raison que Verstappen ne laisse passer à cet endroit-là de cette manière-là, et je pense que c'est ce qui fait que Hamilton est doublement prudent. Franchement, je trouve voilà. que, que, que ce qu'il fait, qu fait plus tard quand il replonge, euh, je trouve que ça, c'est le pire, honnêtement. Pour moi, c'est de tout ce qu'il a fait pendant tout ce Grand Prix, la pire action, c'est celle de laisser passer et Hamilton, de plonger. En plus, je suis désolé, il fait son et truc bah, comme un sagouin, il finit, il finit quasiment hors piste, vous... piste, pour avoir le DRS et à être devant après. Je Il faut comprendre qu'au Tour 37, si Hamilton le passe réellement, c'est exactement ce qu'il fait, c'était déjà ce qui était prévu. Et là, c'est son, son, son AG course qui, fait de la, qui rajoute de mille sur le feu en lui disant « tu le laisses passer stratégiquement, stratégiquement. ». Voilà. Parce que Louis nous pose la question dans le chat, il nous demande par contre, et c'est bien d'essayer aussi de montrer évidemment les deux, les deux faces, mais pourquoi Hamilton met un petit coup l'accélérateur quand il est dans l'échappement de Max Verstappen À mon avis, le, le contact vient simplement du fait qu'Hamilton, au moment il se dit « bon, bah écoute, euh, il, il voit la situation, il se dit « c'est simple » soit on finit à 20 km h chacun et Ocon nous dépasse et donc il décide <rire> de passer mais c'est au moment où Verstappen décide de remettre un coup de frein parce qu'il se fait, touche oui. à gauche oui. donc. quand tu vois la courbe de vitesse sur la télémétrie tu as une grosse décélération de Verstappen en fait tu as une grosse décélération donc la vitesse plonge vraiment et en fait tu as une légère bosse où la vitesse se restabilise un peu et c'est à ce moment là où Hamilton bah, voit la Red Bull en fait il a bien freiné il voit la Red Bull s'éloigner légèrement et il remet un coup de gaz et là Verstappen plante les, deux, les fameux 2,4 G de freinage et c'est à ce moment là Que, euh, Hamilton touche la voiture et, de du... de freinage. De... <rire> et pourquoi, euh, pourquoi Hamilton réagit aussi C'est parce qu'il n'est pas du tout mis au courant de la future manœuvre de, de Verstappen. Et on se doute que l'ingénieur de Red Bull a prévu euh, Verstappen. Normalement, ça devait être aussi euh, à la FIA de dire à Mercedes il va vous laisser passer. C'est ce qui arrive lorsque euh, voilà, les ingénieurs disent voilà, je sais pas quoi, t'es pilote, il va te laisser passer bientôt, etc. Ou même euh, entre tripliplé, il y a aussi un un problème de, de, de communication radio. Enfin, tout était flou euh, euh, et on aboutit à ce genre de résultats. Et tu te rends compte, Alex, qu'on nous... va falloir qu'ils inventent une procédure maintenant pour relaisser la position pour qu'il n'y ait plus ce genre de scénario. Mais je pense que rajouter je crois... quelque chose. Euh, J'ai écouté les radios des deux et en fait, euh, Mercedes ne comprend pas pourquoi Red Bull fait ça si vite. C'est-à-dire qu'au virage 21, donc en fait, c'est le dernier virage avant le, le fameux virage 22, un peu difficile, et la retourner vers, le, vers cette, euh, cette ligne droite où euh, Verstappen freine. C'est au virage 21 que Verstappen euh, reçoit l'ordre de laisser passer Hamilton. Et en fait, à ce moment-là, le temps que euh, la direction de course prévienne euh, Merce Mercedes derrière, j'imagine que Maisy, comme il a dit, il n'a qu'un seul. Euh, Il n'a qu'un seul bouton à la fois. Et bien, en fait, euh, je pense que Verstappen, dès qu'il est au courant, quasiment le fait dans la foulée. Et effectivement, entre le décalage du euh, La FIA prévient Red Bull, Red Bull prévient Verstappen avant que La FIA ait le temps de prévenir Mercedes. Et du coup, ça fait qu'il y a ce, ce décalage et qu'Hamilton n'est pas au courant. Mais euh, alors, effectivement, c'est parce que Red Bull le fait très vite. Et peut-être que La FIA, je crois que La FIA, d'ailleurs, après, quand il leur laisse passer. Il y a une communication entre Red Bull et Verstappen où il explique où il devait se passer de manière beaucoup plus safe. Donc, euh, ça montre que, justement, les leçons ont été apprises directement par Red Bull. On a Gen 33. <rire> un chiffre, peut-être, innocent. On ne sait pas qui oui. est dans le chat. <rire> Mais si tu ne sais pas ce que Piotr va faire devant, pourquoi est-ce que tu lui colles aux fesses J'essaie je, de revoir l'incident pour ne pas dire Donc, de bêtises. Il le colle pas. Enfin, Verstappen s'éloigne à un moment, quand même. Il, y a, il, y a... il, est, il est à peu près à une seconde. Il est dans l'aspi et le DRS. C'est la course. On est en course. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Il fait la course quoi. Parce que c'est enfin, pas. Non, euh, il pense qu'il y a une VSC, il y en a eu tellement. Euh... Ah, non, ça, ça. Surtout, surtout c'est euh, le, le moment où il est derrière de base, ils sont juste en train de faire la course, donc il n'y a, a pas de raison qu'ils soit pas derrière. Ouais, pas le... Voilà. Pas. Alors de, de ce côté, il le colle. Enfin, il y a un premier ralentissement de Verstappen, Hamilton réagit donc évidemment, évidemment il revient puis il relaisse partir Verstappen puisqu'il réagit. Verstappen rajoute encore un petit coup de, de frein, et c'est là où, oui, Hamilton se retrouve dans les, dans les échappements. Mais euh, je pense qu'à ce moment-là, on voit très clairement ce que fait. Euh, enfin, alors, je, tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Hein, je ne suis pas Lewis Hamilton. Sinon, on ne va pas se le cacher. Je ne pense pas que j'aurai le droit de faire un live comme ça sur Twitch à trois jours <rire> d'un grand prix euh, décisif. Donc, je ne suis pas Lewis Hamilton. Mais au, au, au vu des images, donc Verstappen reste complètement à droite au début. Puis, quand il remet ses deuxième coup de frein, il se remet vers la gauche. Il commence à se décaler. Et à ce moment-là, je pense que Hamilton se dit peut-être, il passe, passe peut-être dans sa tête du côté, il essaie de m'avoir sur le DRS, à, il a peut-être un problème, je vais essayer de le contourner. Pour, pour moi, c'est peut-être plausible, parce qu'on a vraiment cette impression d'un coup où Verstappen a peut-être un souci. Et donc Hamilton essaie de passer un peu comme il peut, mais il ne s'attend pas à ce que euh, Verstappen remette. Euh, un coup de frein, qui était quand même effectivement 869 bars de pression, c'est un coup de frein c'est euh, quelque chose euh, Voilà, il s'attend pas forcément, donc c'est pour ça qu'il y a le contact à la fin soyons heureux que ce contact n'ait pas euh, terminé les courses des deux pilotes ou euh, euh, obligé oui. l'un des deux à changer euh... il y a quand même a de des dégâts c'est le casque boss de Toto Wolf qui a été euh, éclaté mmh. Et ça, il y en je... est loin avant, la victime Ça c'est assez, assez terrible, et euh, d'ailleurs finalement la, la marque qui s'en sort le moins bien peut-être de ce grand prix, c'est peut-être Bose, qui finalement ne fabrique il pas dit... des casques de très bonne qualité, parce que d'automne tout tout on ne peut il pas dit, le prendre et l'exploser. Euh, euh, la a même dit sur le canal, il faut qu'il travaille la solidité des casques. <rire> c'est ça, au moins ça les aide, ça leur fait du, du R&D, c'est pratique, euh, mais on a heureusement non. on a Lewis Hamilton qui, euh, qui casse son les avant, qui perd 4 dixièmes au tour, qui a quand même le meilleur tour derrière, ça... Enfin, euh, je veux dire, pour le, pour le spectacle, heureusement que tout ça s'est passé parce que franchement, euh, euh, ça aurait pu se terminer à ce moment-là. Moi, je, je pense à, à... à celui qui n'a pas regardé la course et qui regarde les résultats Hamilton, Verstappen, Bottas, c'est le podium <rire> le plus commun est... de l'histoire de la F1. Qu'est-ce le... qu qu'on s'est qu emmerdé qu C'était nul l'Arabie Saoudite. Ouais. Moi, cette action, en tout cas, ce qu'elle m'a renseigné, c'est que Hamilton se méfie quand même vachement, vachement, vachement de Verstappen et à tout moment le... de la course, y compris en ligne droite. Donc Ça veut bien dire quand même, quel est l'état d'esprit en ce moment entre, entre les deux. Pour moi, Franck, il ça se voit depuis Interlagos. Parce que ouais. quand on, on voit a... normalement Interlagos, ce que fait Verstappen, ça doit se terminer en accrochage. Euh, y a, y a, que Hamilton ait la présence d'esprit déjà d'aller <rire> faire un tour dans le centre-ville de Sao Paulo puis revenir, euh, revenir en piste, c'était déjà fort. Et là, on le voit aussi quand, euh, quand il est devant, quand il attaque dans le premier virage et que Verstappen arrive complètement. Hamilton, il part euh, aux fraises complètes parce qu'il se doute, en fait, c est, c est, il a cette, euh, cette inquiétude totale et ça fait que cette finale de dimanche, ben, ils vont arriver les deux dans un état d'esprit qui est un peu euh, particulier parce qu'on a Lewis Hamilton qui va arriver en, sur la grille en se disant bon, la, la voiture 33 va être prête à tout, donc il faut, il faut être prêt, euh, il, doit, il doit voir ça en 45 dimensions en pensant à ce que fait sa voiture et à ce que fait celle de Verstappen. et Driving quoi. Euh, et puis ensuite Verstappen bah, qui a son, voilà, son, son côté euh, je, ne peux, je ne me laisserai pas passer voilà. euh, c'est vraiment euh, c'est oui. une ambiance particulière qu'on a traîné manque seulement Stallone au final j'aimerais beaucoup, beaucoup que les deux Red Bull se retrouvent en, en fond de peloton et doivent remonter en faisant bzzz, ce serait formidable moi je, je, je signe pour voir ça et pour écouter ça, plutôt que d'entendre les, les gens aller se plaindre à la FIA tout le temps, moi d'entendre les Verstappen et Perez qui font bzzz, bzz, moi j'adorerais euh, pour ceux qui n'ont pas vu Driven chef dœuvre du cinéma, allez, allez voir ça euh, bien évidemment c'est normal, mais le pire c'est que c'est pas encore terminé parce qu'ensuite il y a encore donc, deux manœuvres dans le dernier virage où ça se termine en quasiment hors piste pour les deux, enfin c'est C'est un côté. J'ai l'impression que quand Hamilton le passe enfin dans le virage 27, il le met large histoire de dire Bon, euh, il l'étale. Oui, là, pour le coup, c'est pas très propre parce qu'il l'étale vraiment en dehors de la piste. Ah, c'est dégueulasse ouais. Mais à un moment donné, je peux comprendre le mec mm. qui en a marre depuis trois courses et qui a dit Écoute, tu t'arrêtes là, voilà, il lui met un stop et il repart. Euh, c'est pas possible, même si, voilà, c'est pas pardonnable. Mais en même temps, je vous rappelle que je suis euh, fan de Fernando Alonso et qu'il fait ça depuis dix ans. Donc, c'est <rire> tout à fait normal, et c'est euh, autorisé par la FIA, donc il n'y a aucun problème. Bon, euh, c'est le, le geste de frustration, effectivement, qui est, qui est totalement compréhensible dans le contexte. Voilà. Alors, Thibaut mm. Monti qui nous demande, hein, du coup, pour comprendre l'action, est-ce que le break test de Verstappen est blâmable Oui, puisqu'il l'a été. De toute façon, il a été euh, pénalisé pour ça. Est-ce qu'Hamilton est dans son bon droit de ne pas dépasser Oui, parce que euh, la Formule 1, euh, ah. vous n'êtes pas obligé d'être à 100% tout le temps. Manu Deux choses. Déjà, il n'y a pas d'obligation de dépasser. S'il est en train de se méfier, il a le droit d'attendre un peu pour voir ce qui se passe. En plus, il y a quand même de la marge avec les autres derrière. Il n'y a pas spécialement de pilotes qui sont en train de le revenir dessus à un tour, donc il n'y a pas de raison de dépasser à tout prix et d'aller au crash si jamais Verstappen change de trajectoire, comme on a dit. Et la deuxième chose, c'est que ça s'est très souvent vu cette année et les années d'avant depuis qu'il y a le DRS en fait qu'un pilote décide, par exemple, d'avorter une attaque à un virage pour ne pas être dans la zone de détection d'un autre. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent le cas. Il y a souvent des pilotes, on les voit revenir. Avec le DRS, ça arrive notamment au Brésil, je crois, puisqu'en fait, il y a une zone DRS, une détection, une zone DRS. Donc, ça fait que le pilote remonte, revient dans la ligne droite, se met dans le sillage. Même s'il peut dépasser au premier virage, il ralentit et prend le deuxième DRS pour ensuite avoir un tour complet pour essayer de prendre de l'avance. C'est quelque chose qui se fait tout le temps et qui est jamais sous enquête, jamais blâmé, parce que tout simplement, c'est de la tactique de course. Donc ça ça s'est passé plein de fois lors de ce Grand Prix, Manu aussi. Hein. On Absolument. a eu plusieurs batailles où les pilotes restaient ouais. derrière avant le virage 27. Bottas Ocon, notamment, ça s'est fait. Pourquoi Bottas attaque au dernier virage Parce qu'il sait que justement il y a une longue ligne droite que là, et qu'au moins il peut le battre une fois pour toutes quoi. donc euh, ça, ça, il, aurait pu, il aurait pu le dépasser avant, il est dans son sillage depuis une douzaine de tours je crois mmh. donc ça voilà euh, on peut pas, euh, c'est pas on rappelle la NASCAR toujours, eux, toujours vers eux qu'il faut se tourner évidemment pour avoir le <rire> futur du sport auto en 2013 ils ont été obligés d'adopter une règle puisque il y avait eu un... enfin voilà vous savez nous les, les, tout ce qui est crash crashgate tout ça on connaît bon il y a eu un petit peu ça en NASCAR en 2013, avec un tête-à-queue volontaire, et là ils ont dit eh :« Nous faisons une nouvelle règle. Chaque pilote doit donner 100 à chaque moment de la course. » Moi non plus, je ne sais pas <rire> comment ils font pour monitorer ça, mais en tout cas, c'est la règle. Donc peut-être qu'il faudrait faire vrai ça. Vrai ils, ont, ils ont un pilotomètre dans les stands où ils voient justement le 100 du mec selon sa tension et son rythme cardiaque. J imagine il y a un mec qui regarde un truc. Il y a 100 partout. Il y a 99,4. Pénalisez-le. <rire> il dégage, je veux plus le voir ce serait, ce serait ah, le crash gate de Singapour m'est revenu en tête une seconde quand j'ai vu Pérez se cracher. ah oui <rire> j'ai <j> <rire> vraiment eu peur sur ce coup là je me suis dit quand même le... imagine, crash gate il se dit allez je vais faire ça et si je pouvais emporter la moitié du peloton derrière, ah c'est encore mieux <rire> ça, on est sûr que c'est pas fait c'est vraiment le... le mec qui vrille complet quoi. il n'y a plus rien à faire allez prévoir le fallait prévoir le deuxième départ et le premier drapeau rouge, quand même. Hein. Oui, c'était fort. Ça aurait été ouais, vraiment, non, fort, ça ouais. vraiment du génie, là. fallait aller voir As, dire à Mick Schumacher de se planter tout ça. Non, non, ça devient, ouais. ça devient compliqué. Euh... On se rappelle qu'en 2008, on voit quand même Piquet s'entraîner au tête aussi. Donc je pense qu'on aurait eu des signes avant-coureurs de, de, du potentiel de crash. Je, je m'excuse encore hein, à toutes les personnes que j'avais pu traiter de complotistes à l'époque. Mais bordel, ah c'était sous nos yeux, mon Dieu. C'était là. mais J'étais je, je, jeune et innocent, je m'en excuse. Bon, c'était assez dingue, et bon, Ah ouais, finalement, ça, ouais, ouais. Ah bah ouais, à un moment ouais. donné, euh, il revient Il, il revient en Formule eh, 1 Big Formule oui. 1, Big, uh, Big Excitement, Big Picture, je ne sais plus quoi, je n'ai plus ce qu'il nous dit, <rire> mais euh, c'est merveilleux, euh, mais donc franchement, voilà, c'est euh, un Grand Prix qui fut, ma foi, fort animé, mais, mais j'ai envie, envie qu'on glisse sur la partie FIA, messieurs, parce que ça, ça rejoint un peu, voilà, tout, tout ce dont on parle est sont... aussi... Euh, Bah, intimement lié à ce que fait la, la FIA, quoi. à un moment donné euh, a-t-elle ou non perdu le contrôle euh, de, ses, de ses pilotes euh, alors ça peut être, on, on vous le dit hein, euh, ceux qui nous regardent euh, actuellement, ça peut durer jusqu'à 22h30 cette émission on se... là on sait que ça sera certainement pas une heure et demie parce qu'il y a quand même Pas mal de chapitres hein, dans toute cette, cette histoire de la FIA, à commencer même, ça peut même aller jusqu'au euh, moment où on a euh, autorisé ce circuit, où on a, vu, on a mis le feu vert, où on a homologué cette piste de Jedi qui n'était quand même pas ultra adaptée. On a eu des pilotes, on l'a vu sur, sur Next Gen, vous avez pu lire d'ailleurs aujourd'hui, euh, je crois que c'est Vettel qui dit que on dirait Suzuka avec des murs. C'est pas top, Suzuka oui. avec des murs, quand même. C'est un peu dangereux. Euh, et c'est un, voilà, un peu le souci. Il euh, y, y a le moment où Alonso part en tête à queue, où c'est un petit peu chaud derrière. Après, je pense que les pieds derrière sont assez grands pour voir et, et pour bouger. Mais si la voiture d'Alonso part en tête à queue différemment, il peut se faire percuter, quand même. Donc ça, euh, ça reste... Euh, ça reste... Alors, un à la question, la fille a-t-elle perdu le contrôle à Jeddah euh, Il faudrait déjà qu'elle ait eu le contrôle avant Jeddah. Et on, on a parlé d'Interlagos... C'était déjà, déjà des très limites, mais effectivement, il y, a eu, il y a eu tellement de choses qui se sont mal passées l'autorisation du circuit. On a vu qu'en F2, les séances étaient reportées parce qu'il fallait faire des réparations de dernière minute. C'est assez rare qu'on voit ça et c'est déjà, déjà avant-coureur. Euh, on peut parler évidemment du, du drapeau jeune fantôme hein, qui. Et qui n'a pas eu de conséquences, mais dont on aurait pu parler bien longtemps parce que Hamilton n'a finalement, finalement pas été pénalisé sur la grille, mais euh, ça aurait pu avoir de, de très très lourdes conséquences. Il y a l'affaire évidemment euh, de la safety car qui, quelques tours après, se transforme en drapeau rouge. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu avant euh, prévoir euh, une manière de faire une disposition dans ce virage qui était déjà critique On l'a vu avec Leclerc, euh, pour la prévoir pour que les stratèges soient, soient au clair et éviter de fausser un championnat, parce que là encore, on en parle très peu, mais ça aurait pu être le gros sujet de discussion, mmh. la FIA peut-être faussé le, le championnat, etc. etc., etc. Et puis, il y a eu l'affaire euh, du bazar de Jeddah, où, euh, où, on, a, où on a marchandé euh, les places. Donc, y a, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mais... Oh, bah, tu sais tout. dans mais les... moi, j'avoue que le, le premier. Non, mais le, le, le drapeau rouge, moi, ce, voilà, je, je l'ai mis d'ailleurs sur Twitter, c'est quand même un concept d'aller à Jeddah, faire un circuit pareil et être là dire Mais merde, il faut un drapeau rouge pour les tech pro Bah, zut, alors, on n'y a... Oh, a pas pensé. Oh là là. C'est vraiment, c'est bon, encore ridicule. Mais euh, pardon, La faute, ouais, euh, la faute à qui, là, pour le coup La faute à la FIA ou la faute à Mercedes qui aurait quand même dû s'en douter qu'il y aurait finalement un drapeau rouge Moi, je. Euh... Je veux dire, quand, quand on a les barrières comme ça qui sont vraiment euh, bien détruites, euh, le premier réflexe, et je pense que c'est Red Bull qui l'a eu, c'est de se dire ça va forcément être arrêté pour être réparé. Mmh. On n'a oui, jamais, jamais vu la FIA changer des, des tech pro euh, sous, euh, sous voiture de sécurité. C'est jamais arrivé. On le voit plus sous l'air Maisy. Mais avant, je pense qu'on le voyait un peu plus. Parce qu'on avait beaucoup moins de drapeaux rouges hein, quand c'était encore. Parce oui, qu'on était des tracteurs en bord de piste, ouais. et... oui. Oui. Mais Mercedes l'assume pleinement, ils ont dit à Milton à la radio on a pris un risque parce qu'on savait que ça pouvait finir comme ça. Et effectivement, ils ont fait rentrer les deux ils auraient peut-être dû laisser une voiture en piste. Ouais. Ouais. Mais, mais honnêtement, déjà, bon, si du coup tout le monde sait qu'il y aura un drapeau rouge, pourquoi offrir aux, aux équipes l'opportunité de s'arrêter Moi, ça me... Euh, non. Le, le problème vient en fait de la règle de on autorise à changer les ouais. primes après un drapeau rouge. Oui, supprimer, cette, supprimer cette règle, on n'a plus de doute polémique. Drapeau rouge ou pas, drapeau rouge. au moins tout le monde est à égalité. Parce qu'il pouvait... Ils... Qui a le fait que, que, que désormais il peut y avoir des départ arrêté après un drapeau rouge Je n'ose pas croire que c'est une influence sur les décisions de la FIA parce que forcément ça crée plus de spectacles qu'un départ sous-scepticaire, mais on voit de plus en plus de courses au drapeau rouge. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais on a, à mon avis, cet acteur aussi doit jouer euh, dans l'esprit de la direction de course. Moi, moi ce n'est pas un hasard en fait. Hein. Si on voit plus de drapeaux rouges depuis 2019, pour moi, c'est vraiment voilà, la mentalité. Euh, de, de Michael Maisy, qui, et voilà, de, de, de, euh, il préfère stopper la course pendant 30-45 minutes le temps de, de réparer plutôt que de faire des tours sur safety car après voilà, ça euh, je vais dire plus ou moins du bien de lui ça c'est sa, sa vision et euh, il a le droit de la, de la mettre en avant euh, maintenant l'espèce le, de souk qu'il y a eu, enfin, moi je suis désolé mais là, là on est tombé tellement bas euh, moi, moi ce qui me choque je vous le dis c'est que c'est la FIA qui propose le deal à, à Red Bull Moi, pour moi, ce n'est pas normal. Alors, moi, ça m'a choqué comme toi sur le moment, sur le coup. J'étais halluciné quand, effectivement, on est de la diffusion de ce marchandage, de ce marchand de, de tapis. Mais quand on, tu y reviens un petit peu à tête reposée, un peu, un peu au, au calme, tu te dis il y a eu un drapeau rouge. On n'a pas laissé euh, l'occasion à Max Verstappen de se remettre derrière comme il faut dans le peloton. Et quitte à corriger ça. Autant effectivement le courrier sur une départ. Alors, je, je mets le fait que Michael Masi a totalement oublié qu'il y avait une Alpine qui était un peu dans le, dans le coup aussi. Hein. Au <rire> quoi, non, quoi. Bah, tu, tu peux partir euh, dernier, Estaban, parce que tu nous arranges là. <rire> C'était terrible. <rire> voilà, donc, ça, voilà, ça pour le coup, c'est le, le truc le plus critiquable. Mais voilà, j'ai bien revu les événements, le, dé, le, le déroulé. Et en fait, ils ne font qu'appliquer sous drapeau rouge ce qu'ils peuvent appliquer en course. Ou euh, de temps en temps, tu as Michael Masi qui prend la, la parole et qui dit à un pilote qui a pris un avantage sur quelqu'un d'autre hors piste en disant s'il te plaît, rends la position. Et oui Sauf mais... que là, ça s'est fait, euh, ça fait euh, sous drapeau rouge. Est-ce que vous auriez préféré qu'on laisse un départ avec Verstappen devant s'échapper et qu'on qu lui dise euh, maintenant tu rends ta position alors qu'il a pris euh, 3 ou 4 secondes d'avance devant Je sais pas. Je... Quel le... scénario vous auriez préféré le voilà, truc... là, là, je pose le débat. Le truc, Franck, c'est que. En général, quand c'est l'est à position, euh, ils le font quand, y a qu quand, quand les deux pilotes ont interchangé leur place, si tu veux. Mais là, il y a Ocon dans le... Bon, alors, bon, Michael Bézy l'a découvert 20 <rire> minutes plus tard, mais il y, y avait Ocon dans le truc. Donc même s'il n'y euh, a pas l'accident derrière, ils ne peuvent même pas dire... Enfin, euh, ils pourraient, ils, auraient pu, ils peuvent pas dire Verstappen rend la position puisque la position derrière, c'est pas Hamilton, c'est Ocon. Oui, mais en même temps, ils ont préservé Ocon, ils ont, ils ont quand même dit « Ok, toi, t'en profites, as, tu n'as rien à voir dans l'histoire, dans, dans tu ouais, restes mais... devant. » Moi, je sais pas, j'ai trouvé ça… à, à, à tête reposée, j'ai trouvé ça plus, plus logique. Maintenant, euh, effectivement, c'est une première, je pense que le fait que ça se déroule sous drapeau rouge, c est, c est ça le, c je pense que c'est ça qui nous a un petit peu plus choqués. Ça aurait été en début de, au début, après le restart, un tour après. On serait dire pourquoi, pourquoi avoir fait un départ comme ça si on savait euh, d'ores et déjà que Verstappen devrait euh, repasser derrière Hamilton. Quoi. Oui. Pour nous, c'était la première fois, mais Messi a dit effectivement que. Parce que les oui. communications maintenant sont diffusées. Et évidemment, c'est un grand plus, mais euh, forcément, euh, je pense qu'on voit beaucoup de premières pour nous qui ne sont pas forcément les premières en coulisses. Exactement. Et il ne faut pas oublier que si la situation est aussi compliquée, c'est parce que Verstappen, en revenant en piste, bloque Hamilton et permet à Ocon de passer au milieu. Donc derrière, il fallait quand même agir pour qu'il soit pénalisé pour ça. Sauf que, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une chose pour laquelle on met 10 secondes de pénalité. Donc si on ne prend pas la décision sous drapeau rouge, ça veut dire qu'on prend la décision en course, comme ils l'ont dit. Si vous refusez, vous aurez une pénalité. En réalité, la pénalité, c'est probablement 5 secondes, euh, pas 10. Et il y a quand même un risque, en ayant une grille de départ avec... Euh, Verstappen, Ocon, Hamilton, que Verstappen ait le temps de prendre en trois tours, parce que globalement c'est le temps qu'ils ont pour appliquer les sanctions, qu'il est temps de prendre ces cinq secondes et en fait au final de les avoir en marge pour l'arrêt suivant. Donc vous euh, voyez enfin, du coup il n'y aurait, aurait même pas besoin d'avoir trois tours, ce serait beaucoup plus. Donc il aurait eu le temps en fait de prendre ces, de cet écart-là et d'annuler cette pénalité. Donc finalement la FIA propose un deal qui permet de revenir à la situation précédente. Alors ouais, ça de, met Ocon au de milieu. Pénaliser hein. Et sans, sans avoir, un, entre guillemets, en classant l'affaire avant que la course reprenne. Et ce n'est pas plus mal, parce que s'il n'y a pas de pénalité, Mercedes va venir se plaindre. Selon la pénalité qui est mise en course après, Red Bull risque de faire appel, ou en tout cas de dire, bah non, nous, ça ne nous convient pas. Et Mercedes se serait retrouvé à gérer la même situation, c'est-à-dire à marchander avec les deux équipes, pendant qu'il y avait une course qui se déroulait, et que potentiellement, il y avait d'autres incidents qui arrivaient. Alors, ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, Lamanu. Je ne suis pas d'accord avec Pour, un, pour une raison, c'est que euh, quand il y a eu cette, euh, cette décision-là, ils savaient pertinemment qu'il n'y aurait certainement plus d'arrêt au stand, puisqu'ils euh, avaient changé les pneus mm. et que moi, ça allait au bout. Donc, Red Bull s'est dit je préfère être derrière que de savoir que Hamilton pourra, pourra rouler tranquillement derrière moi à moins de 5 secondes et sera classé devant moi à la fin de la course. C'est possible. Je ouais, pense que c'est pour ça qu'il faut faire. Mm. Mais dans tous les cas, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal et. Le marchandage ne m'a pas choqué dans le sens où, effectivement, je, je, dès le départ, j'ai pensé que ce n'était pas la première fois que ça arrivait, que simplement, bah, on a effectivement découvert pas mal de choses. On s'est marré, euh, on s'est foutu de, la, de, la, de, de, de Toto Wolf et de ses emails qu'il envoie à Michael Maisie pendant les courses. Mais je pense que Michael Maisy reçoit des emails de Toto Wolf depuis 2019. Il ne faut pas se leurrer. À mon avis, on aurait eu les discussions du Canada 2019 quand Vettel ressort devant Hamilton en piste. Je pense que c'était la foire absolue. Et je... Euh, donc, je pense que c'est pas, pas anodin, enfin, c'est anodin plutôt, c'est pas nouveau à mon avis. Il faut, il faut absolument qu'il sorte un bouquin, Michael Méziens. Il faut qu'il ouais, qu déclassifie les, les, les, les emails. Parce pense. que j'imagine, avec, avec Vettel ou Canalisus, un email, c'est. <rire> Parce qu'en plus, c'est des gens de la F1, tu vois, donc ça doit être genre, Hello, Michael, virgule, what the fuck, point d'interrogation. Toto Wolf, euh, Team Principal, Mercedes, MG, enfin, tu y avoir des pépites dans ces emails. Le mieux, c'est encore une fois, on le rappelle, c'est pas l'email, c'est le fait qu'il appelle pour dire euh, Mec, je t'envoie un email. Hein, si tu, veux, tu peux le regarder, tu ne regardes pas, d'accord, pas de soucis. C'est extraordinaire. Après, voilà, écoute... en repen y, rep y repensant, juste, il euh, a, a faudrait juste fouiller, pour savoir quand est-ce que ça arrive, mais sous d'autres drapeaux rouges dans, dans le passé de la F1 assez récent, on, on a déjà eu des ajustements sur la grille de départ. Euh, entre ouais. des pilotes dans le, dans le peloton en disant, toi, tu partiras devant tel, tel pilote ou autre. C'est déjà arrivé, ça. Je, je sais plus dans quel cas. Peut-être que c'était à Monza, peut-être quand Pierre Gasly avait, avait gagné. Il me semble qu'il y avait peut-être eu un switch de position aussi dans le, dans, dans, dans le peloton, quand, quand ils étaient tous dans la, dans la pitlane, genre, on leur a demandé d'inverser des positions. Mais je, je pense que c'est des choses qui, ont, qui sont déjà arrivées, quand même. Ouais. Après, moi, voilà, c'est le côté il euh, euh, y a effectivement peut-être des marchandages comme ça, et c'est la première fois qu'on l'en en direct. Pour moi, il y a quand même des circonstances qui se visible. C'est le côté où, où, où on voit que Michael Messi il, il est complètement débordé. D'arriver à dire, alors, vous vous mettez deuxième, voilà, on laisse passer Hilton, il n'y pas le moment. Mais attendez, il y a, euh, il y a Ocon dans l'affaire. Je ne l'ai pas vu, Ocon. Il suffisait de regarder un classement, hein, mon gars, c'était pas... Euh, là, là, je veux dire, pas euh, il les a, il les a quand même, les deux trucs devant lui. Hein, euh, je veux bien que les, les commissaires n'aient pas forcément toutes les vues, mais enfin, le classement de la course, je pense que c'est à moindre des choses. Donc c'est ça ou voilà, c'est... Là, du coup, il y a le bénéfice de, de, de... et, et par l'inconvénient du nouveau système qui, quand on dit que c'est un drapeau rouge, on ne se remet pas en classement d'un tour avant pour mm -hmm. faire euh, repartir les choses. Sinon, ça, aurait été, ça serait réglé tout de suite. On serait reparti sur la grille d'avant et il n'y aurait jamais eu cette histoire. Sauf que maintenant, quand on arrête la course à, à, par un drapeau rouge, on, on garde le classement euh, au tour euh, à l'instant T. Et puis, on ne revient plus à un tour ou deux tours en arrière. Donc, euh, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Sur, sur tout ça, je comprends la position de Michael Masi. Vous êtes euh, en plein milieu d'une lutte absolument acre euh, entre deux rivaux politiques qui, qui, qui, qui s'en veulent, mais comme jamais on a, on a vu dans la, dans la F1 moderne, prendre la mauvaise décision un, sur un, dans un temps aussi court euh, et prendre le risque du coup de pénaliser le, le, le, le, un des deux au championnat, c'est quand même pas une position facile, il faut, il faut quand même l'admettre. Donc. Euh... Je n'ai pas, pas envie de trop le juger la terre, même s'il y a des choses effectivement qui, euh, qui, qui ont pu paraître de manière un peu amateur lors de cette phase-là. Et La question, c'est est-ce que la FIA a perdu le contrôle Je dirais non, au contraire. Elle l'a perdu à Interlagos, elle l'a perdu un petit peu en ce début de Grand Prix, mais elle a fini par le reprendre avec les pénalités et les décisions qui ont été prises ensuite envers Max Verstappen. On est là, on, on agit bien, on a, on, a, on a correctement remis la bonne grille pour le départ, on a pénalisé Verstappen pour ce qu'il a fait. Et plutôt, je suis plutôt rassuré par la fin de la course, effectivement, que par rapport au début. Mais oui, euh, oui effectivement, sur, sur, sur le début de course, quand tu vois ce marchandage, tout le monde, tout le monde est choqué. Vas-y, Paul. Oui, non, je, je voulais juste. Euh, pour remonter un tout petit peu en arrière, justement, avant cet incident, la, la solution pour éviter tout ça, en fait, ça aurait été qu'une fois qu'ils avaient décidé qu'il y avait la voiture de sécurité en piste, bon, bah, tant pis, qu'il t'a passé 10 ou 15 tours sous voiture de sécurité. Alors, c'est pas très sexy. Euh, mais plus une fois que la décision est prise, en fait, de mettre cette voiture de sécurité, j'aurais préféré qu'ils aillent au bout de leur, de leur idée, en disant, bon, bah, tant pis, on va passer 10 tours sur la voiture de sécurité, c'est pas génial, mais c'est-à-dire qu'une fois que certains des pilotes s'étaient arrêtés, d'autres non, c'était la seule manière, finalement, de garantir un grand prix équitable, en fait. Euh, et une fois, que la, une fois que la voiture de sécurité se retire, tu fais un départ lancé, alors on, on aime tous les départs arrêtés, mais en fait, la, la, la, la, vraie, la vraie chose à faire, pour moi, c'était ça, c'était, voiture de sécurité, bon, bah, ok, on aurait peut-être dû mettre un drapeau rouge, mais tant pis, on a mis la voiture de sécurité, donc on va aller au bout de notre idée, on va passer euh, peut-être 20 minutes, une demi-heure, c'est pas génial, mais les voitures roulent, et ensuite, il y, y, y a une relance euh, lancée, où effectivement, l'équité les est garantie, Verstappen se serait effectivement retrouvé en tête, mais avec des pneus usés, et, et du coup, il y aurait, entre guillemets, une forme de, de justice, quoi. et en plus, on aurait évité l'accident du deuxième euh, départ. Bon, ça, c'est un incident, ce n'est pas, pas la feuille directe de la FIA, mais pour moi, voilà, c'est plus facile à dire une fois que c'est terminé, mais ça aurait été la chose à faire. La de sécurité, le temps qu'il faut pour réparer ces fameux technos, Comme vous l'avez dit les uns les autres en plus, il y avait plusieurs accidents pendant le week-end, c'est pas comme si on ne savait pas déjà que c'était euh, un, un, un, un spot du circuit qui était, euh, qui, était, qui était dangereux. Donc il y avait quand même mieux à faire que ça. Moi, moi le premier problème vient du fait qu'il a de mettre la voiture en sécurité pendant deux ou deux, trois tours et ensuite de changer au, au drapeau. Il aurait fallu garder cette voiture de sécurité et faire un départ lancé. Après, quand, quand j'évoque la, la FIA, il n'y a pas eu que ça. Y a eu, parce qu'ensuite, euh, on rappelle qu'il y a eu à peu près 19 voitures de sécurité virtuelles pour ramasser les débris. Euh, <rire> et, et là, là, j'estime qu'on est encore, malheureusement, dans ce côté. Euh, euh, la FIA et Michael Mazie, son directeur de course, je suis désolé, on va vraiment avoir l'impression que je le déteste, alors que je ne le connais pas plus que ça. Mais entre euh, ma gueule quand même bah comprendre. oui on devrait pourtant bien <rire> s'entendre de c'est ça que je ne comprends pas ça ne fonctionne pas mais c'est vraiment moi, moi je, je ne comprends pas Allez, qui mettent une voiture de sécurité virtuelle pour ramasser les bris oui, quand elle commence à durer parce que à aucun moment les voitures n'ont assez d'écart pour que les mecs commencent à aller en piste déjà tu te dis, il faudrait peut-être mettre une voiture de sécurité réelle d'ailleurs Fernando Hanzo a gueulé à de nombreuses reprises mais il y a un autre moment où j'ai été plus gêné encore c'est Euh, plus loin, c'est dans, dans les derniers tours du Grand Prix je pense que c'est la dernière Safety Car virtuelle on a euh, Hamilton et Verstappen qui sortent d'un virage, on voit un énorme débris, c'est bon, certainement un morceau de Kiberi Cohen ou de Sébastien Vettel puisqu'ils n'ont fait que euh, euh, lâcher des, des pièces un peu partout dans la fin de course, mais on voit un énorme débris et la procédure de Safety Car virtuelle est mise en place quasiment un tour plus tard et, et là euh, là je ne comprends pas parce que Si euh, Michael Maisy ne l'a pas vu, parce que ça n'a pas arrivé, il ne regarde pas peut-être cet écran-là à cet instant T parce qu'il fait autre chose, parce qu'il y a un autre souci à régler, ce que je comprends. Mais il n'est pas seul. Euh... Il faut répondre aux mails de Toto. Voilà, c'est ça. Il y a Toto. Et... <rire> oui, mais il ne regarde pas ses mails pendant les courses, donc je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment -là. En tout cas, il faisait autre chose peut-être. Bon, il ne le voit pas, je peux comprendre. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent regarder. Euh, il y a d'autres personnes qui sont là pour l'épauler, qui peuvent dire Oh, il faudrait faire quelque chose. Il devrait y avoir un système quand même où des gens, même extérieurs, peut-être, à la direction de course le voit, ce débris, c'est là où je me pose la question, parce qu'on on met 1 minute 20 à déployer la voiture de sécurité virtuelle pour enlever ce, ce morceau. Pour moi, ça n'est pas normal. Et il y a toujours ce, ce, cette, euh, ce, ce, cette espèce de temps de latence maintenant pour prendre des décisions. Le problème, c'est qu'en faisant ça un jour, il y a quelqu'un qui va se prendre un débris, il y a quelqu'un qui, qui va avoir une crevaison, et ça peut, ça peut se terminer mal. Donc, euh, On se rappelle qu'à Bakou, uh, Bakou, Verstappen se crache dans la ligne droite Dans ses strolls, à ce moment-là, il faut une minute trente pour que les de cars soient déclenchés, alors qu'il y a une voiture qui est en morceaux sur la piste. quand même. Et, et, même, et, même et, si là... Ils ont un tour à faire, etc. Il y a quand même le fait que, de toute façon, il y a, il y a pas mal de choses dans, dans, à la FIA dans la gestion des, des cas critiques en course, ce qui fait qu'un jour ou l'autre, on aura un nouveau drame. Parce qu'à la fois, on ne peut pas avoir une FIA qui n'est pas au top niveau sur la gestion des problèmes en piste, à savoir les débris, les accidents, les grues encore en piste comme l'an dernier et ce genre de choses et à la fois des circuits de plus en plus rapides et de plus en plus euh, critiques au niveau du danger parce qu'à Jeddah on a vraiment de la chance ce week-end qu'on ait que un pilote qui se fracture quelque chose ça passe près à beaucoup de choses encore une fois le nombre de débris qui sont restés sur la piste comme le euh, dit la Alonso au moment où la, la, moment où la, la voiture de sécurité est, euh, virtuelle est enlevée Alonso est en train de dire quasiment ou il vient de le dire à son ingé qu'il y a encore plein de débris en piste et euh, ça je suis désolé sur un circuit Où, les, où ils enchaînent des virages à 3G5, j'ai y arrivé, et à, avec beaucoup de débris sur la piste et des forces sur les pneus qui sont énormes, c'est vraiment une recette pour qu'il y ait un gros carton et que derrière il y ait un suraccident. Donc euh, la FIA doit être. Ils doivent, bon moyen, engager plus de monde pour que les, les, tout le monde surveille les caméras, la piste, euh, qu'il y ait des communications plus intenses avec les commissaires de piste qui, voilà, ils sont à bord de piste, oui. ils peuvent voir un débris et que tout soit fait beaucoup plus en direct et qu'il n'y a, a pas ces temps de latence. C'est vrai ce que tu dis, Manu, ce qu'on charge beaucoup, Maisy, mais c'est que, il, il, effectivement, il est tout seul. Et Ça me fait penser à ce que, à ce que, à ce que je crois Red Bull, le Mercedes, disait sur la réglementation technique de l'aéron arrière. Il dit, voilà, la FIA, ils sont que 5 ou 6 à essayer de, de de voir la conformité réglementaire des voitures. Les ingénieurs, ils sont des centaines par équipe. Donc, il y a peut-être aussi un problème de, de ressources humaines parce que Maisy, il ne ferait peut-être pas ça. Il ferait il n'aurait pas autant de difficultés euh, si euh, s'il était aidé par beaucoup plus de, de personnes. Euh, et peut-être qu'on pourrait très bien aussi dire euh, la FIAC mettre mette un, un collège avec plusieurs responsables euh, pour partager aussi les, les responsabilités parce que effectivement c'est c'est il ne peut pas tout faire euh, à lui tout seul. Dans, dans ces circonstances. Donc voilà, il y a peut-être un problème de, le mandat de Jean Todd, se terminer, peut-être que son successeur devrait aussi se, se pencher sur ce problème de ressources. Ouais, mais il a un adjoint aussi, euh, Michael Maisy, parce qu'on rappelle à la base, Michael Maisy, ouais. il arrive à ce poste-là parce que c'était l'adjoint de Charlie Whiting. Donc ils sont, ils sont quand même plusieurs, on le voit en plus quand ils sont filmés, enfin, ils, ils sont plusieurs dans, ce, dans cette affaire-là. Donc que, que nous, on arrive à le voir sur nos écrans comme ça, enfin, je sais pas, qu'on... Qu qu'on ait nous la capacité de réagir plus vite, je trouve ça euh, pas, pas logique. Et, et comme le rappelle bien le chat, à la fin de l'une des efficaces virtuelles pour cause de débris, on repart au virage d'après, il y a un gros plan sur un débris qui euh, qu est, qu est dans le, dans le vibreur. C'est pas normal. Et moi, je, je reste convaincu que les saisons longues, euh, comme on a là avec 22 courses en, en l'espace de 8 mois ou l'an dernier 17 courses en l'espace de 6 mois, ça a aussi une, influ une influence sur la direction de course. Je, je veux pas penser que les mecs qui voyagent toute l'année qui gèrent les décisions qui sont sous pression tous les week-ends ne soient pas rincés en fin de saison et je suis désolé quant à les mecs qui gèrent la sécurité sur les circuits et la sécurité des pilotes de F1, F2, F3 qui sont dans cet état-là ça a aussi un lien avec le fait que potentiellement ils décident moins vite ou ils sont moins attentifs Alors, Ce n'est pas, pas pour les excuser ou quoi que ce soit, parce que ça ne devrait pas être le cas. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir deux directeurs de course qui se relaient Est-ce qu'on ne devrait pas avoir deux collègues enfin des commis, collèges de commissaires C'est différent, eux, ça change tous les week-ends. Mais Maisy, il est au four et au moulin. Il, est, il a fait des inspections de Jeddah entre le week-end du Qatar, après le Brésil, etc. etc. Il, était, il est partout. Et je suis désolé, il gère peut-être trop de trucs. Et à la fin, ben, il n'a plus le temps ou l'énergie de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la sécurité. Et pourtant, c'est quelque chose qui lui tient à cœur quand même, puisqu'encore une ouais. fois. Il brandit les drapeaux rouges, etc. Donc, il y a, il y a quand même un problème à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt se concentrer que sur la direction de course elle-même Tu imagines le pendant de ce que tu es en train de dire. -dire On pourrait avoir des... dire il y a un championnat qui a été décidé par l'autre directeur de course. Parce que... non. <rire> Justement, de façon... avoir, avoir un Maisy qui gère que les courses, que ce qui se passe en course, ou un autre que Maisy, et avoir un qui gère les inspections de circuits, mmh. euh, les briefings des pilotes, etc. Parce que... Moi, j'ai été étonné à Jeddah pour, pour justifier le problème des débris, d'avoir de, assez peu de postes de commissaires de course en bord de piste, euh, avec le, problème aussi, le même problème que les pilotes en fait, c'est qu'ils sont à l'aveugle. De là où ils sont, je pense qu'ils ne peuvent pas, qu'ils peuvent voir toute la surface de la piste ouais. de là où ils sont. Donc, je pense qu'il y a peut-être des débris aussi qui sont peut-être dans une zone aveugle pour ces commissaires-là et qui n'ont pas été repérés autrement que par les caméras. Sauf que nous, caméras, on voit un, un débris sur une piste, on se dit bon, c'est dans une courbe, mais c'est dans quelle courbe Si le même commissaire de oui, piste ça. ne peut pas le voir. Ouais. Où est-il, ce, ce, ce débris Il faut pas être aussi le temps de le repérer aussi, donc ça peut peut-être justifier le, le, temps de, le temps de réaction. Après, euh, Alors, Il faudra de... un, un directeur de course pro Mercedes et un autre pro-Red Bull, comme ça, au moins, ça il n'y aura pas de débat. <rire> et, on, et on met leur communication radio à la télé, euh, où et, ils s'engueulent. Et si, y a des, vrai, comme ça. Et <rire> si les 10 équipes sont à égalité l'année prochaine, comme le souhaite Rosebone, on fait comment, Mais 10 directeurs de course pro-As, pro, pro Williams, pro, <rire> pro Roméo. N'empêche, on est là, nous on débat, ça fait presque une heure et demie qu'on est là-dessus, mais Rose Brown, lui, a trouvé le week-end génial. <rire> Moi, je suis désolé, mais nous, on n'arrête pas de se foutre sur la gueule depuis 8 mois, maintenant, depuis le début de la saison. Alors qu'il y en a un qui est là, qui trouve que tout ce qui oui, se oui. passe est fantastique depuis le début. c'est on, de... on devrait vraiment tous vivre dans le monde de Rose Brown, il où est tout est fantastique. C'est quand même le seul gars au monde qui arrive à sortir de Jeddah à dire « Le circuit était formidable, la course était géniale. » une... Il a pris 90 millions, il est content C'est Jacques Martin, cannabis. C est, c est, tout est formidable sous vos applaudissements. Là, ce week-end, vous allez voir, il y a, il y a Verstappen, il va mettre Hamilton dans le mur des stands. C'est superbe, la Formule 1 décomplexée, c'est génial, -ce on adore ça. Et, et, et en 2022, ça sera encore plus magnifique avec mon règlement qui va. Et avec mes 29 courses dans l'année. Il, il va dire, et rendez-vous compte, parce que là, ils sont arrivés à la dernière course ex-aequo. Mais l'an prochain, ils finiront tous ex-aequo parce que la <rire> Formule 1 2022, c'est génial. Enfin, c'est vraiment... Il va, je pense qu'il va, va inventer un play-off spécial à la F1. Ça va être, on fait 22 courses. Et à la 23e, on met tout le monde à égalité. C'est oh, le résultat de la dernière. T'imagines, c'était le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Déjà que tu ne sers pas grand chose dans la saison. Mais alors là, c'est encore plus difficile quand même. Euh, c'est assez complexe. Mais le G qui dit c'est normal, il est employé par la FOM si c'est pas le pays de Candy pour lui. Non, mais c'est ça. C est, c est... Évidemment, il prêche pour sa paroisse. Mais je trouve que la meilleure chose qu'on ait eue de la... depuis l'arrivée de Libertadia, ce sont les chroniques de Ross Brown après course, où, où tout est génial. Tout est formidable en Formule 1, de toute façon. Euh, et Michael... oh, si, il, a, il a quand même corrigé quelque chose. Il a dit que c'était Hamilton, son pilote du jour, et pas Verstappen. Il avait ah, quand même, et et euh, c'est pour des prises de position aussi importantes qu'on. C'est radical, J'ai revu sa chronique de Silverstone. Après l'accrochage de Silverstone, il m'a dit je, je fais un vœu solennel, je souhaite que plus jamais il y ait d'accrochage ou de polémique <rire> entre les deux pilotes. Dommage. Ouais, je... <rire> il y en a eu neuf depuis, qu'est-ce que tu veux qu'on. Il y en a eu neuf, dont six dimanches. Parce que euh... Le pauvre os, doit être terrible, Mais il doit être. Euh détruit non non mais c'est c'est extraordinaire enfin, moi j'ai vraiment hâte d'être en 2022 et de voir encore plus de choses formidables parce que là il <rire> encore plus passé. de Rose Brown mais, mais ouais. c'est à dire on, on en rigole de Rose Brown mais euh, j'avais lu un papier de, de Vincent Franzen qui est un, un journaliste belge qui avait mis son site speedaction.be et en gros quand même s'il y a bien Une personne qui, enfin, une, une entité qui gagne quelque chose de tout ce qui se passe actuellement, c'est la Formule. Euh, ouais. Parce que, on, regardez, on est là, ça fait 1h20 qu'on parle de, de deux pilotes sur une course. Mais c'est exactement ce qu'on veut, finalement, et c'est ce que veut la Formule 1. Et, euh, et je mets au défi euh, de trouver des gens qui n'en auront strictement rien à faire dimanche, euh, de, de comment ça va se terminer. Quoi. Ouais, Et j'ai vu, justement, c'était Chris Medland, le journaliste... Euh... Américain, qu'on euh, qu a pu voir aussi dans Drive to Survive, qui disait que là, il a fait deux interviews, enfin, deux émissions de radio euh, au Qatar, non au Qatar, en Arabie Saoudite justement, euh, ce week-end, euh, en début de semaine, et en fait, c'est des, des émissions qui, qui normalement parlent de sport, et là, qui ne parlaient que de F1. On a vu des gens, moi j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient avoir été spoilés du résultat du Grand Prix sur France Inter, etc., etc. On voit que tout le monde se met à parler F1, et on voit que la... la, la le, le, La, le, dire, la place que prend la F1 dans le paysage médiatique est de plus en plus important et c'est vrai que là-dessus on peut pas nier que liberté Media alors après ça amène du bon et du mauvais moi quand j'entends Ali qui dit que de toute façon on a aucun signe que les, les gens se lassent au bout de 25 courses euh, bon bah ça c'est un avis qui est leur mais n'empêche que j'ai euh... <rire> essayé de le dis disculper mais bon finalement mais est-ce que euh... ce serait pas ça le problème est-ce que finalement les sondages c'est pas juste ah, France qui répond <rire> et du coup il croit que j'ai <rire> bon, on a 100% on a eu un vrai on en plaisante mais c'est vrai qu'il faut quand même saluer Liberty Media pour un travail absolument, euh, absolument incroyable, Enfin, même, voilà, même, même mon père m'a dit, alors qu'il ne regarde plus depuis que c'est passé chez... il regarde plus trop depuis que c'est passé chez Canal+, mais cette année bah, il a regardé toutes les courses qui étaient disponibles en gratuit et il m'a dit lui-même, écoute, euh, ce week-end comment ça se passe, machin il comment... y, y a un regain quand même d'intérêt Euh, qui, qui, voilà, qui est, qui est assez, euh, assez fou. Alors, effectivement, ça fait qu'on. Ça oppose pas quasiment deux, deux visions, entre guillemets, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Les nouveaux fans, on a l'impression ça. Ça oppose parce qu'on voit pas la même chose, évidemment. Nous, nous ça nous saoule d'arriver au 22e Grand Prix, de les voir encore se percuter tout le temps, mais pour ceux qui découvrent la Formule 1, c'est formidable. Euh, et, et du coup, euh, non, non, c'est un très bon coup. Et. On ne va pas se le cacher, euh, la, la F1 gagne de toute façon, puisque ce week-end, euh, si ça se termine sans aucun accrochage de manière insipide, ça aura été vu par des millions et des centaines de millions de personnes dans le monde. Et puis si ça se termine sans un accrochage, alors, ah, je peux vous dire que ça va être euh, ah, ça va être la fin. C'est ce, ce que disait Alex tout à l'heure, c'est que la, la F1 se nourrit aussi des, des saisons qui finissent en, en, en, en, en une apothéose qui ne pas des positives, ou alors des accrochages justement, enfin encore une fois, des accrochages entre les leaders des championnats, sont marquants. La saison 97, elle est marquante parce qu'à avant ça, Schumacher et Villeneuve ne sont pas une seule fois ensemble sur le podium, ne se battent pas en piste. Ce n'est pas la saison la plus exceptionnelle. On a de belles courses, on n'a pas une, une, une lutte pour le titre qui est monumentale. La seule chose, c'est qu'ils arrivent en, tous les deux candidats au titre et qu'ils s'accrochent. Et du coup, c'est ce qui fait que la saison devient quasiment mythique et qu'aujourd'hui encore, on en parle comme la référence de la saison qui a, qui a, qui a donné un final absolument euh, dantesque. Mais euh, et au final, c'est vrai que là, cette année, bah, on se rappellera que oui, il y a eu une lutte toute la saison qu'en fait il y a eu quasiment la moitié des courses sinon plus, où les deux se sont affrontés en piste et qu'il y en a eu peut-être un quart du championnat où les deux se sont touchés en piste et finalement c'est pas forcément du buzz très positif mais ça reste quand même quelque chose qui fera parler très longtemps et ça restera une saison de référence dans l'histoire de la F1 et on a eu très très peu de mauvaises courses aussi très très très peu aussi, ouais. La ah saison restera magnifique. Euh, voilà. Même Sochi a été magnifique. Alors. Oui, non mais ça, ça c'est vraiment... Là, tu sens que c'est la référence absolue. Hein, on fera jamais <rire> mieux, donc profitez. Euh, non, mais ça va être... Euh, voilà, ça sera fou. Et puis, hey, on est sur du... S'ils s'accrochent à Abu Dhabi, on est sur du Senna Prost en mieux, parce qu'ils auront fait tout ça en un an. Et ça, c'est fort. <rire> Senna Prost, ils ont mis quand même trois ans à, se, voilà, à faire des trucs. Des... Là, euh, là ça, sera, euh, ça sera corsé. On verra, évidemment. Mais tiens, on, on va pouvoir bah, évoquer... Euh... Ce qui va se passer ce week-end, messieurs, on va en reparler, mais donc on y est, le 22e Grand Prix euh, de la saison. C'est dommage, j'aurais je... dû en avoir 23. Ah non, mais stop, hein, moi je vais. Je... <rire> L'an prochain, c'est. Que... J'ai déjà l'impression que la saison elle a commencé à 4 ans. si tu veux. Donc, moi, Imola, par exemple, c'est très loin. Hein, tout ça, j'ai l'impression qu'on est, est... Qu en 2017. Euh, mais donc, on y est. La là, vie, euh, là, là euh, deuxième a, course. Il y, y a les deux l'an dernier où la saison avait commencé en juillet. Ça me semble... Oui, Oui, ça, ça, ça, ça paraît. <rire> même là, on est arrivé à la fin. J'avais l'impression que c'était à 5 ans, le début de saison aussi. tu vois, Comme quoi, je te revois un peu <rire> avec les fins de saison. C'est assez euh, compliqué. Tu es vieux. Oui, c'est ça, ça dit. Plus... Mais c'est vrai que du coup, on a eu, eu l'air de rien. Euh, on aura eu 39 courses en un an et demi. Quoi. Ça, c'est vrai que. Une condensation. <rire> ouais, mais, euh... ouais, mais <rire> fait, genre, parce que Rosborne, il va t'annoncer que dans 3 ans, il y aura 45 courses en 8 mois. Et là, <rire> là, c'est oh, autre chose. Bah, déjà, l'an prochain, c'est 29 en 8 ouais. mois. Ouais. Et sachant qu'il y a aussi mardi mercredi, les essais de post-saison. C'est-à-dire que les mécanos, ils sont loin d'être en vacances encore. Ils seront en vacances à Noël. Ouais, ah bah, chez As, bien, ils ouais. ont dit qu'ils donnent des outils. Cher, ils donnent des outils, si outils, ils sont déjà barrés. Hein. On, a dit, on, a dit, on disait avec Franck l'autre jour je suis sûr qu'il faut aller faire les poubelles à Abu Dhabi. Parce que là, ils vont même pas se faire chier à ramener la voiture. De toute façon, ils vont juste la, la démonter et la foutre dans les containers à Abu Dhabi. J'aimerais <rire> tellement. Mick Schumacher et Niki Arazy, ils s'arrêtent sur la grille, ils commencent à prendre des outils, ils prennent l'aileron avant, ils le balancent dans le public, ils... mais... <rire> c'est cadeau, mais... ils lancent des morceaux de voiture, ils en vont... Emmanuel, est-ce que, est que tu crois qu'on jette les as à la poubelle ou est-ce qu'on jetterait pas plus les poubelles sur les as euh, sur les... <rire> Oh, <rire> oh la À la violence. Si vous mettez une poubelle et une as côte à côte, est-ce que vous ferez la différence Je ne sais pas. Mais, euh... La gueule va plus vite. On met sa poubelle en descente, ça va un plus vite. Non, non, mais c'est... <rire> Ça va être, bon être grandiose. Ouais. Parce qu'on est évidemment intéressé, intéressé par la bataille de devant, mais il y aura beaucoup de choses hein, qui, euh, qui vont, enfin. Y a, on y est, le jubilé de Kyber Iconet, mesdames et messieurs. Ouais. <rire> qui va ah, parce le... qu'il roule, non, il roule à 350 ah, J'imagine la motivation de, de Kimi au test post-saison d'Abu David, si jamais il court. Ah non, là, le... ah, non il ne va pas, lui. Ah, il aura ah, non, quitté il pas, le pays depuis autres. bien longtemps. <rire> il attend que ça, hein. Lui après Abu Dhabi, C'est merci les gars, au revoir. <rire> à la prochaine. Je pense qu'il prend les sols de tout compte. Et voilà. Parce, parce vrai, que dites-vous que, vrai que, vrai que vrai nous, vrai, mais... nous sommes tous impatients d'enfin de, connaître le, le fin <rire> mot de cette histoire, de cette bataille. Mais il y en a un qui est beaucoup plus impatient que nous que ça se termine, c'est Kimi Raycole. Donc vraiment, euh, n'oubliez jamais ça. Vous savez ce bien. que Kimi Collin a répondu à ce euh, qu'il qu pensait du, de Jeddah Vous savez ce qu'il a répondu Non. Je m'en fous. Je reviens pas les prochaines. <rire> ce que j'allais dire. Attends, <rire> oui, parce qu'on avait oublié. J'avais oublié de terminer là-dessus sur Jeddah, mais rassurez-vous, euh, ils ont largement le oui. temps de tout revoir oui. puisque nous revenons à Jeddah dans trois mois. <rire> si c'est un peu le souci. C'est que dans trois courses, c'est de nouveau le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, il euh, va falloir se taper le même circuit. Il euh, y a eu de bonnes idées. Ils ont, temps, ils ont le temps de changer la moitié du circuit vu le temps qu'ils ont mis pour le monter c'est vrai c'est vrai que là ils ont le temps de le démonter ils attendent encore un mois et demi donc ça va ils peuvent, <rire> ils peuvent se faire plaisir non parce que Pierre Gastet notamment avait dit qu'il faudrait faire des lignes droites au lieu des 45 000 virages euh, ouais, bon, du coup il oublie qu'on va passer de 27 à 22 ça va être moins bien il faut, faut, il, faut, il faut plein de virages si Verstappen tape pas en tour de qualif au 74 e virage du circuit ça a moins d'intérêt euh, mais effectivement si on peut mettre plus de lignes droites le circuit devient un peu moins dangereux mais Est-ce que ce sera fait, ça Suspense. Non, Donc, ouais, Alexandre ça a l'air sûr de lui. <rire> J'ai un gros doute aussi. Mais bon, on verra. Heureusement, oh, ouais. si, a dit qu'il y aurait des... deux, trois modifications qui seront faites quand même. Il doit changer la couleur des murs. C'est ouais, voilà. des vibreurs. <rire> oui, oui en fleurs. fait, ce qu'on ne sait pas, il y aura des modifications. Ils vont juste créer <rire> les, les, les buildings, les bâtiments. Ils vont juste créer ouais, la ville. C'est juste pas tout vrai, ce qui va changer. Ils vont mettre une fleur sur le logo d'Aramco pour faire plus nature. <rire> Brid <rire> hybride 2014, Aramco. Débrouillez-vous avec ça. Et merci Louis de le signaler dans le chat parce qu'avant de parler de Lois et de Max, il y a quand même surtout une lutte ce week-end qu'il ne faudra pas louper. Le classement crypto.com des dépassements. <rire> le seul classement des champions. <rire> qui finira champion du monde des dépassements Parce que ça, c'est super important. Sébastien Vettel a pris la tête en Arabie Saoudite avec 127 dépassements. Fernando Alonso en a 125 et qui va reconnaître à 121. Euh... Que vous sentez venir le dive bomb d'Alonso au premier tour pour en gagner trois d'un coup. Ah moi je. Alors, <rire> personnellement, après, Alpine, vous en faites ce que vous voulez de mon avis. Je, je parierais, il faut une, une élimination volontaire en cul. <rire> Genre une <le> 19ème <rire> place sur la Pour partir dernier. <rire> il part dernier, il a déjà les deux A, ça dépasse. Franchement. <rire> Oh, ce serait terrible, ce serait génial que pour le sketch il le fasse. Alpine change le moteur à, à combustion interne, puis Aston Martin le fait pour couvrir, pour <rire> faire en sorte que Vettel reste devant. Il y a quoi comme qu prix derrière tout ça Eh ben. La bitcoin ça peut valoir cher. Ils gagnent un NFT. Ils gagnent leur tête en NFT, peut-être. On, On ne sait pas ce qu'ils gagnent. Un NFT de Rose Brown. Nu au trappeur de, de la pêche. <rire> Non mais c'est voilà, un, un classement qui n'a ni queue ni tête, mais donc voilà, Fernando doit faire au moins deux dépassements de plus que la tête, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe s'ils finissent avec Zeko par contre. Ça c'est le gros problème. Ah, c'est pas au nombre de victoires non, voilà C'est lui qu qui, qui a fait le, le 127ème ou je sais pas combien le plus tôt, peut-être je sais pas. <rire> <rire> le dernier dépassement, le plus, euh, le plus incroyable. Non, non, mais il pourrait faire. Euh... Peut-être combien de fois euh, l'un a dépassé l'autre dans les dans les affrontements directs. Quel enfer Non, mais là, ça devient très... ça devient très vraiment. Ah bah ils veulent un classement à la con, il faut des règles à la con. Au bout d'un moment, faut pas euh, non oui. plus. Euh... D'ailleurs, j'en reviens ah, que merci. personne nous, personne nous écoute. Euh, Manu, Paul, Alex, on n'a jamais parlé de ce truc sur le netgame. Ouais, D'accord. Bah non, <rire> voilà. C'est bien. bien pour ça que je suis là, messieurs. À un moment donné, j'essaye de leur donner un petit peu d'importance. un as sur le site, d'après Michael. En fait. Oui, bah, déjà le fait que le site ne s'appelle pas ça nextgenalodio.com, personnellement, ça me perturbe. Il n'est pas bleu. Voilà. Après, après, chacun voit midi à sa porte, mais bon, personnellement, j'aurais fait, fait ça. Euh, mais en tout cas, alors, on verra comment ça va se terminer, ce crypto.com avoir des dépassements. Euh, C'est fantastique. Je pense que les deux n'en ont strictement rien à faire. Euh, mais il y aura certainement une présentation à vous d'avis Donc il va quand même falloir rester jusqu'au bout pour euh, voir le trophée être, être remis. Le, le NFT de Rose Brown, donc on, on espère que ce sera ça. Tu euh, vois, euh, parce que l'espace, normalement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun enjeu sur la fin de saison et que les univers parallèles où on discuterait du seul enjeu qui resterait. <rire> mais ça, ils l'ont créé pour les années futures, j'en suis certain. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est le truc où il y a un, une équipe championne 4 courses avant la fin, machin, ils disent, mais au niveau des dépassements, c'est pas fini parce que. Euh... Ce, ce, cela dit, pourquoi pas donner un point à celui qui ferait le plus de dépassements pendant une course Ah, c'est pas bête. <rire> Enfin, c'est ouais, enfin, pas mal. Il faut voir après comment il considère les dépassements, enfin, ça peut, ça peut se ça. terminer très mal, hein, cette affaire, ouais. ça peut Donc est-ce fond... que, est que Maisie a besoin de gérer d'autres problèmes en plus C'est la question aussi. <rire> oh, avec, avec un petit crayon, avec les notes. Non, complètement, on a on a aucun, et on a dit qu'il a pas de se passer, dépasser, dépasser, repasser, 150 <rire> tours. <rire> Plus 50 pour Fernando, c'est bien. Ah j'adorerais une communication radio que ce soit avec Vettel et Stroll ou avec ou Ocon où ils disent laisse passer l'autre c'est pour le classement des dépassements laisse passer, c'est un ordre. Pas toi comme un Léon. <rire> ce serait fantastique même pas sûr que ça va se, <rire> ça va se passer comme ça, euh, mais bien évidemment, ce qui va le plus nous intéresser ce week-end, ça restera donc cette lutte pour le titre de champion ah du non. monde, ouais. on va pas se le cacher, pour les équipes, <rire> non, non, non moi je suis pas là pour ça, moi. Pas... pas envie. Moi. mais bon, au niveau des équipes, euh, on, on vous le disait, il y a, y a à peu près quatre courses, on vous disait tout est très serré, c'est formidable, ça n'est plus le cas du tout, euh, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même... Euh une grosse catastrophe pour que Mercedes ne soit pas championne des constructeurs euh, parce que je vais vous reprendre les classements exacts mais euh, Mercedes a quand même euh, 28 points d'avance maintenant sur Red Bull donc il, il faudrait euh, un, quasiment un double abandon et des bonnes des, des bonnes pertes des Red Bull pour que ça, ça, ça, ça s'intervertisse Ferrari et, et McLaren il y a maintenant 38 points et demi d'écart donc là c'est euh, absolument euh, terminé également Alpine, Alphatauri il y a 29 points d'écart Si Alphatori marque 29 points de plus qu'Alpine ce week-end, c'est que vraiment la course aura valu le coup, je peux vous le garantir. Et puis derrière, de toute façon, Aston, Williams, Alphormio et As, c'est réglé aussi. Là, il y a 10 points entre. Verstappen dégage Hamilton. Verstappen dégage Hamilton et Bottas dégage Perez en représailles. Tu peut nous faire une petite victoire Alpine ou Alphatori, tout ça Alors là, là, je te garantis que si c'est Alonso qui gagne la dernière course de la saison avec son Alpine, alors là, l'émission, vous la faites 100 points, vous, vous débrouillez, mais ce sera fantastique. Hein. Et oui, effectivement, Alex, il oui, n'y a que 10 points entre Williams et Alfa-Romeo. Et, et franchement, s'il y a bien une équipe que je vois faire un gros coup et marquer 15 points dans le même week-end, c'est clairement, clairement Alfa-Romeo. Et, et si, si Aston Martin signe un doublé et qu'Alfatori ne marque pas de points, il y a égalité parfaite entre Aston et Et Alpha Tori, je pense que c'est la deuxième place de Vettel qui prime. <rire> ah non, euh... si c'est ah ça. Si ça ouais. Attends, parce que et si, et si Aston fait le doublé avec le point du meilleur tour, il passe devant. <rire> ne, ne me demandez pas la tronche du, de l'univers parallèle où on vous parle euh, la, la semaine prochaine du, du doublé Aston Martin avec le meilleur tour hein, là, euh, <rire> je ne sais pas vraiment où on sera donc il n'y aura certainement pas trop de batailles au niveau du, des classements constructeurs ça devrait le problème c'est que, que trop, si Vettel fait la course en tête il n'aura pas le Crypto.com j'espère qu'elle sera très performante cette Aston Martin et qu'il ne dépassera personne <rire> ce week-end j'espère vraiment Parce qu'en plus, le problème, on rappelle que le problème de l'Alpine, en général, c'est la course. Hein, donc c'est un, un peu plus compliqué, on l'a vu en Arabie Saoudite. Euh, même si Ocon a fait un très beau Grand Prix, bien évidemment, euh, qu'il aurait bien pu terminer sur le podium. Mais donc, au niveau du classement pilote, 369 points et demi pour Max Verstappen et pour Lewis Hamilton. Euh, c'est très simple. Si les deux terminent entre la première et la neuvième place, celui qui est devant l'autre est champion du monde, comme ça au moins c'est réglé, c'est de la NASCAR, c'est facile... S'il termine 9 et 10 avec Hamilton 9e et Verstappen 10e, Hamilton est champion du monde, sauf si Verstappen a le point du meilleur tour. Et le problème, c'est que vu la saison, on est obligé de considérer ce genre de scénario totalement improbable. Je pense qu'on est obligé. Donc, si Verstappen euh, marque le point du meilleur tour et qu'il termine 9 et 10, il est champion du monde. Et si les deux pilotes finissent ou hors des points ou pas du tout, Verstappen est champion du monde quoi qu'il arrive puisqu'il a plus de victoires. Euh... Sauf s'il si y a intervention de la FIA parce qu'il y a un accrochage. Alors là, je peux dire que. Parce que ah bah, faut, faut, si faut, il malheureusement, il malheureusement, ne faut pas l'exclure. Ça fait partie du scénario. Je pense que c'est plus probable qu'on ait un accrochage ouais. à Verstappen avec intervention de la FIA après que de les voir finir en 9e et 10e. Hein. Voilà, parce qu'on rappelle que s'il si se fait disqualifier du championnat, euh, ce n'est pas 3-3 euh, buts diroche. après la course. Hein, ce, sera, euh, ce sera bien plus tard. Sauf euh... si c'est très clair et très net. Hein. Je peux vous dire que oui. si on a un accrochage très très franc, je pense qu'on saura vite fait comment ça, comment ça tournera. tourne. Ou euh, réclamation de Red Bull pour les droits de Mercedes, bon, on peut pas tout s'imaginer. Oh ça va faire plus... comme la présidentielle américaine, on va s'en trois mois plus tard. <rire> ça va être ah. insupportable. Après, <rire> après, même quand c'est clair Dois-je vous rappeler qu'Arton Sénat a volontairement accroché à la l'imposte <rire> Et qu'ils n'en ont rien eu à faire, même quand il l'a dit un an plus tard qu'il l'a fait exprès. Euh, parce que ouais, ça, c était... C était pas même. Il n'y avait pas de jurisprudence à l'époque. Ouais. Oui, Alors, heureusement, maintenant on a tous ces grands noms et ces grands, euh, grands moments illustres de l'histoire pour, <rire> pour pouvoir faire des choses, mais voilà, on, on rappelle, euh, techniquement, euh, voilà, si, si Verstappen est disqualifié du championnat, ça arrivera dans les jours, dans les semaines plus tard, et bon, ce serait, ce serait une bien, bien moche fin à cette saison, euh, mais c'est malheureusement pas exclure Je pense que c'est ce qu'on peut dire, messieurs, c'est que. Euh, c'est ah ouais, scénario où... que tout le monde redoute. C'est pour ça que je disais, ça aurait été mieux avec Hamilton avec un point d'avance. Le petit point, le petit point bonus, ça suit. C'est là où on voit les, les différences, c'est que regarde, Hamilton c'est 5 meilleurs tours cette année, Verstappen c'est 4 euh, Ça peut faire une grosse différence. Et ce qui peut faire la différence aussi, c'est sur ce tracé Cayes Marina. Il faut quand même qu'on parle, je pense, des, des modifications du tracé. Et euh, il y a deux conséquences qui vont être intéressantes pour ce qui nous concerne. C'est d'abord, les virages ont été rendus, enfin plusieurs zones ont été rendues plus larges, avec plus de zones de, de, zone de dégagement. Ça peut évidemment changer beaucoup de choses si jamais il y a un, un, affrontement, un nouvel affrontement euh, euh, Hamilton versus Verstappen. Donc, il y aura peut-être moins de chances, en tout cas moins de probabilités pour que l'un des deux finisse dans le mur. La deuxième chose, c'est que, en gros, sans rentrer dans les détails, la vitesse moyenne des virages a été augmentée avec des charges énergétiques qui sont plus longues. Par exemple, on a un nouveau virage en banking qui est, encore, qui est non seulement en banking, mais qui est en plus, plus long et plus rapide. Ça veut dire que les pneus vont globalement un peu plus user en course, même si ça devrait rester sous contrôle. Or, Pirelli a amené exactement la même sélection que l'an dernier, c'est-à-dire la plus tendre, C3, C4, C5. Ça veut dire que, alors que l'an dernier, les stratégies à un arrêt étaient obvious, hein, le top 3 a fait ça, il n'y a que trois pilotes qui n'ont pas fait cette stratégie, et ils étaient relativement loin. Mais ça veut dire que cette année... Euh, Peut-être que la stratégie à deux arrêts soit, sera un peu moins improbable euh, ou un peu moins euh, inefficace que, que, que l'an dernier. Donc, ces, ces modifications d'Abu Dhabi, tant sur le plan de l'affrontement puisque sur le plan des, des stratégies, elles pourront faire aussi la, une différence. C'est effectivement ça. Alors, on, on est d'accord que pour les, les changements, parce que, enfin, je, moi, j'ai vu tout le monde hein, quand on a annoncé les changements, ah, ça va être bien pour le dépassement et tout. On est d'accord que c'est pas du tout le cas, enfin bon, ça rajoute une zone de freinage franche au début du tour, puisque maintenant on n'aura plus la chicane lente, on aura directement une épingle, donc au moins il y aura une zone de freinage, par contre le virage en banking, je suis désolé, mais euh, il nous prive de l'une des rares opportunités de dépassement. oui. Yeah il n'y avait pas trop de dépassements voilà, les dépassements se font plutôt au bout de la première ligne droite de... parce que justement oui. le problème de la deuxième ligne droite il sera toujours là, c'est qu'elle suit une chicane lente et c'est exactement le problème qu'avait l'épingle avant c'est qu'elle suit une chicane lente aussi ce qui fait que les chicanes lentes c'est ce qui fait justement des effets accordéon qui empêchent derrière qu'un pilote ressorte tout juste dans le, dans le sillage c'est normalement le problème qui sera réglé avec la première épingle qui sera plus euh, large donc forcément les pilotes passeront plus vite normalement on sera un peu plus collés les uns aux autres puisqu'on sort d'un secteur rapide et il y aura plus d'opportunités de dépassement, par contre Euh, la, la, la question de la FIA c'est de dire justement avec le virage en banking on permet aux pilotes d'attaquer un peu plus tard et pas d'avoir un freinage franc avec derrière trois, enfin en gros c'était quatre virages en angle droit qui suivaient la deuxième ligne droite et c'est ce qui disait que de toute façon c'était pas possible de passer parce que c'était des virages très serrés et d'ailleurs on arrivait en plus sur un secteur hyper lent alors que là justement l'objectif c'est de ressortir assez rapidement et probablement d'avoir euh, le temps en tout cas de, de dépasser après ce virage aussi Jusqu'à la partie de l'hôtel. en fait Oui, c'est pour ça, c'est pour les clients de l'hôtel, en fait c'est pour qu'ils puissent voir des, des déplacements et des accrochages à ce niveau-là. Ils vendront des packages un peu plus chers comme ça. Exactement. Ils ne vont pas être déçus première... des accrochages dans un virage pareil. <rire> non, mais je, je suis d'accord avec toi sur la première partie parce qu'en fait, euh, cette épingle, en, plus, bon, en regardant un peu les photos aériennes, on voit qu'ils l'ont faite de manière très très large. Donc on va pouvoir avoir des. Des, des, des dive bombes à la Verstappen euh, qui pourront s'être corrigés derrière, il pourrait y avoir plusieurs, plusieurs trajectoires possibles et c'est hyper intéressant en fait, je trouve ce qu'ils ont, qu ont fait au moins sur cette première partie du circuit mais sur la partie banking je suis un peu plus réservé je ne suis pas certain, certain que, ça, que ça dépasse beaucoup euh, juste avant l'hôtel On pourrait demander à Rose Brandt son avis, je pense qu'il serait bien mieux <rire> Les <rire> changements sont fantastiques et vraiment euh, vous allez voir ce que vous allez voir ce Non, mais on peut penser que ça a quand même été très bien étudié. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait non plus de manière totalement aveugle. C'est Dromo qui l'a fait, c'est ceux qu'on fait Zandvoort. Hein, donc, euh, quel que soit le résultat, il y aura quand même des choses qui auront euh, été, été bien étudiées. D'ailleurs, en fait, tous ces changements, ils ont été faits selon les... Maintenant, même Rance le dit dans sa dernière chronique, c'est que le tracé de déjà, il a été conçu avec les nouveaux outils de simulation que la FOM propose euh, aux concepteurs euh, du circuit. Ça a été la même chose à Abu Dhabi. Euh, et donc, effectivement, s'ils si, ont fait quelque chose, c'est qu'ils doivent être sûrs de, de leur coup. Ils voulaient du spectacle et déjà, bah, finalement, ils l'ont eu. et euh, C'est vrai qu'ils voulaient leur donner raison. On leur avait dit que c'était difficile de dépasser, c'était possible. Euh, donc moi, je leur fais plutôt confiance euh, sur ce point. On souhaite évidemment que ça se passe bien et que la course soit fun à regarder. Et je pense qu'il y a quand même moyen et on, on pourra avoir des belles, des belles petites choses ce week-end, on reprend des horaires bah, qui sont un petit peu plus euh, traditionnels même s'il y a une heure plus tôt que d'habitude donc on aura les essais libres 1 vendredi à 10h30 les essais libres 2 à 14h essais libre 3 le samedi à 11h, calife à 14h et course le dimanche à 14h et normalement à 16h on saura qui est champion du monde <rire> normalement l'avantage <rire> si bon. bon. avec les courses de nuit c'est qu'on euh, n'a pas la limite du coucher du soleil comme un spa Ouais. Voilà. <rire> je, je mais... vais nous faire un peu d'autopromo, mais suivez aussi la journée de jeudi parce que Hamilton et Verstappen sont ensemble en conférence de presse donc c'est pas possible qu'il y ait des questions qui soient un peu pièges et qui, qui mettent un peu de tension dès le, dès le jeudi et regardez... ouais, parce que les questions de, ouais. les questions de jeudi c'est les questions des journalistes pas les questions ouais. euh, des mecs de la FIA le samedi et le dimanche voilà. en tout cas, cas ou... bon ouais. vas-y euh, Alexandre Non, ce que je disais, il faut attendre 16h, mais comme le dit Nitram, euh, Nitren, c'est qu'on faudra peut-être attendre 14h03. 14 <rire> <rire> c'est ça. ça sera... Ce sera un peu, en tout cas, un peu fou. On a tous très très hâte. Et on va avoir... ça, ça fait presque bizarre de penser qu'au bout du compte, il y en a un des deux qui va finir par être champion. Oui. Ça va être oui. la fin oui. d'une saison magnifique. Moi, ouais, Je pense ce... qu'il qu arrive. C'est ce moment où on est dans cette phase un peu bizarre. Où voilà, il y aura une décision de prise. De toute façon, il y aura quelque chose. Dimanche, oui. il y aura un truc. Après, Après y a, ville, voilà, en fait, euh, il y a, y a un 24e Grand Prix euh, au Koweït. <rire> alors, Prix alors, finalement, 4, allez, on en met 4, on aimait bien, c'était chouette. <rire> ça va être n'importe quoi, non, non, mais il voilà, faudra évidemment suivre ça de, de très près. En plus, jeudi, juste avant la conférence avec Verstappen et Hamilton, regardez bien, essayez de trouver un stream, quoi que ce soit. On ne sait jamais. Peut-être qu'Hamilton sera le premier à arriver à la salle de conférence de presse, mais Verstappen va se jeter sur la porte pour euh, rentrer <rire> devant. Voilà, ça peut être des jeux psychologiques qui vont rentrer directement. Le, le mind game qui se mettra <rire> qui se mettra il va rentrer place. par une autre porte c'est comme s'il était euh, hors-piste <rire> oh, c'est incroyable tu sais il y a Verstappen qui a couru il va ouvrir la porte et en fait Hamilton sera déjà assis il sera déjà prêt à répondre aux questions et là tout de suite voilà, ça deviendra mais je, je suis sûr que ça va nous manquer de cette tendance en fait si l'an prochain c'est beaucoup plus calme là on s'en plaint mais on va se dire ah mais 2021, c'était hippie, Il y avait tout le temps des, des, des déclarations. Ah, mais c'est toujours pareil, de ouais, ça... toute façon. C'est le truc où, pe pendant qu'on vit le truc, on est en train de dire, mais quel enfer Et dans 5 ans, <rire> on dira, mais c'était quand même génial. Il ne faut pas dire. De toute façon, ouais, la, saison, la saison finira par rentrer dans la légende de la F1. Ça, j'en suis, euh, suis convaincu. Déjà, on voit que la saison 2016... Qui à l'époque était très décrié parce que c'était euh, justement un peu euh, n'importe quoi entre Rosberg et Hamilton, et quand même devenu une saison de référence sans qu'il y ait eu autant de, de, de, de, de trucs faits en piste et en dehors. Donc euh, 2021, j'ai aucun doute, quel que soit le final, que ce sera une saison qui restera euh, complètement folle. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut quand même malheureusement euh, pas inenvisager le fait que la course du dimanche, elle ne soit, soit pas non plus complètement fantastique. Euh, ça fait une dizaine d'années qu'on court à Abu Dhabi de mémoire, il n'y a pas une seule édition où je me dis que c'était absolument fantastique. Alors après, on ne sait pas peut-être que, que les changements apportés à la piste seront bénéfiques et il faut le souhaiter. Il faut quand même rappeler... Euh que c'est pas non plus un grand prix où il y a 50 000 dépassements. On a eu quelques titres qui se sont joués dessus. Enfin, c'était pas les titres euh, les plus fous. Bah, là, le premier qui me revient, c'est 2010. Vettel gagne le titre parce qu'Alonso est bloqué dans le trafic. C'était pas. Désolé, Michael. Que course de merde <rire> <rire> Mais, mais tout ça pour dire voilà, il faut, il faut aussi... Je suis un, un, un peu plus calme, mais, mais comme tu dit, Manu, quoi qu'il arrive, quelle que soit la conclusion de cette dernière course, C'est ce qui se sera passé tout au long de l'année qui fera que cette saison, elle est, elle est quoi qu'il arrive, mémorable. Ce n'est pas grave si Abu Dhabi finalement est un Grand Prix normal euh, et un Grand Prix à la Abu Dhabi où finalement moi il s'est pardonner. En c'est sûr. Non, pardon. Vas-y, Alex. Vas vas J'ai hâte de savoir si Hamilton et Verstappen sont 9 et 10 finalement et que la bataille se joue là, qui est finalement un Bottas qui gagne la course et on est le plan de Bottas qui gagne la course pendant une minute et on loupe la bataille pour, pour la 9 e <rire> place. On a déjà loupé la bataille Potas Ocon. C'était grandiose ce week-end. Il y a Mike qui est C'est peut-être Massy qui appuie sur les boutons pour les caméras aussi. Bah oui, tout est sa faute. Non, mais il y a Mike M qui est venu dans le chat aussi. Deux questions pour vous qui est le meilleur pilote de la grille Et qui devrait être sacré champion du monde Oui, parce que ça, j'ai quand même envie qu'on termine là-dessus. J'ai quand même envie qu'on termine qui sera champion du monde. Pronostique. Ah, pronostique. Il faut quand même qu'on termine avec ça. La question qui est le meilleur pilote Je dirais que. Je vois Hamilton un peu plus complet sur le plan euh, rythme, plus maturité, plus gestion de la course, des émotions, etc. Euh, qui mérite le titre C'est compliqué. Objectivement, je dirais que... Alors, Darstam pas, pas, pas qu le mérite, plus... hein, qui mérite, qui va l'être Ah, justement. qui l'aura Mercedes, ah, ça, ça je me mouille pas. <rire> ouais, merci vous. <beaucoup. rire> Est-ce que quelqu'un va viser le, le Bottas avec disqualification des deux Bah oui, j'étais <rire> parti pour, mais là, tu, tu m'as viré mon effet comique. <rire> <rire> Du coup, euh, Manu, ouais. du monde. Alors, qui vas-y, Manu C'est quoi, toi je, parlais... je... je dis Hamilton. Hamilton. Euh, meilleur pilote aussi, je pense que... Alors, plus complet pour moi, c'est effectivement Lewis Hamilton. Forcément, il a gardé en plus un sang-froid assez, assez exceptionnel par rapport à Max Verstappen sur ses dernières courses. Donc Pour moi, il est, il, est le, il est le meilleur dans le sens plus complet. C'est pas le plus rapide, je pense. Il n'est plus le plus rapide. Euh, quand on voit ce qui est, qu est capable de sortir Verstappen et ce que fait Bottas par rapport à Hamilton, on ne peut pas dire qu'Hamilton soit forcément strictement le plus rapide. Maintenant, il a une science de la course qui est absolument euh, incroyable aussi. C'est très difficile, hein, tant qu'on n'a qu pas les deux pilotes dans la même voiture, c'est très difficile à dire. Et qui devrait être sacré champion Alors, C'est compliqué. Euh, c'est hyper compliqué. Pour moi, les deux le mérite. Euh, si la course est propre, euh, celui qui gagne l'aura le, le mérité. Quoi. Maintenant, j'aurais tendance à dire au fond de moi, parce que j'ai un petit peu un parti pris forcé, parce qu'on est tous dans cette saison-là hyper euh, excités par ce qui se passe. Je mets quand même un gros bémol par rapport aux actions de Verstappen sur ces dernières courses, euh, un peu anti -sportif. Voilà. Donc, euh, donc, si Hamilton vient à gagner ce titre de nouveau, je serai Bon, je ne serais pas forcément déçu. Même si j'étais un des premiers à dire que si on avait du changement, ça aurait été bien. Mais si Hamilton le gagne, ça sera aussi mérité pour lui. Voilà. Paul ouais, bah, euh, Moi aussi, je vais mettre une pièce sur Lewis. Euh, mais c'est aussi en... par rapport à la dynamique des dernières courses. dernière course. Mercedes a quand même l'air euh, sacrément au-dessus depuis, depuis quelques Grands Prix. Euh, alors, c'est difficile de faire des pronostics cette année à chaque fois qu'on a dit un favori, c'est l'autre qui gagnait. Mais là, depuis trois courses, c'est quand même assez, assez crayant. Il y a un avantage énorme pour, pour Mercedes. Et Verstappen ne démérite pas, euh, si, si, on, si on ignore ce qu'il fait en dehors de la piste, le fait à chaque fois d'aller chercher ses deuxième place alors qu'il ne devrait même pas être là, en fait, c'est assez grandiose aussi. Mais donc voilà, Lewis, parce que, parce que, parce que Mercedes est tout simplement l'équipe à battre en cette fin de saison, que, que Hamilton fait ce qu'il faut, euh, il ne fait pas d'erreur. Il est, il est parfait chaque week-end. Euh, donc, je pense que voilà, euh, le fait qu'il ait cette expérience, qu'il ait déjà ces sept titres, euh, et peut-être euh, la maturité que n'a pas, pas Max, très clairement. Je pense qu'il y a des chances que ce soit pour lui. La seule chance de Max, pour moi, ce week-end, c'est un problème sur, chez Mercedes, parce que je ne vois pas, je, je vois pas comment, comment il pourrait ne pas avoir, euh, encore une fois, la, la meilleure voiture. Donc, euh, donc, voilà. Et pour rejoindre ce que tu dis, Franck, euh, je crois qu'on est tous d'accord, que si c'était encore quelques courses, Max aurait fait un très très beau champion et il ferait un très très beau champion aussi euh, s'il remportait le titre dimanche surtout si la course se passait sans encombre parce qu'on souhaite tous mais c'est vrai que les incidents des dernières courses font penser sûrement à certains, moi et comme d'autres, qu'il euh, faut aussi que l'exemplarité elle prime euh, et je crois que personne n'a aimé ce qu'a fait, qu fait Max et être un beau champion c'est aussi ça, c'est aussi euh, le comportement euh, en piste, et, et là-dessus, là avantage Louis, clairement, qui n'a pas qui n'a pas eu une seule fois l'intention cette année de sortir son adversaire de la piste, et qui, qui s'est bien défendu. Silverstone, peut-être. mais En fait, c'est un petit peu le euh, paradoxe on se trouve, c'est-à-dire oui. qu'on qu doit juger du vainqueur, mais finalement sur les performances à la régulière, et depuis le début de l'année, rien ne se passe vraiment, euh, rien ne se passe vraiment euh, à la régulière, il y a les stratégies, il y a les circonstances, etc. Effectivement, la logique veut que ce soit que ce soit Hamilton, euh, totalement. Alors certes, Verstappen a signé la pole l'an dernier, mais euh, c'était d'abord sur un tracé modifié, et ensuite avec des moteurs Mercedes qui étaient en fin de course. Et d'ailleurs, c'est ce, ce que pointe Mickaël aussi, c'est que les moteurs Mercedes, attention, parce qu'on sait qu'ils perdent très vite en performance euh, au fur et à mesure des courses. On ne sait pas si Lewis va avoir son super moteur, ou, ou est-ce qu'il va revenir à son moteur du Qatar, il y a quand même une très longue ligne droite, À Abu Dhabi. Donc, en toute logique, Hamilton, mais si son moteur souffre plus que prévu, si Mercedes est à la limite, moi, je n'exclus pas du tout que Red Bull retrouve son avantage aussi. Donc, ça dépendra aussi de ce facteur. Il y a tellement de facteurs différents que c'est plus simple de jeter une pièce en l'air. Donc, du coup, Alex, je n'ai pas suivi cette petite qui <rire> C'est un, ouais. <rire> <'est, hein> <rire> on est là pour la ah, du, du coup, je vais prendre la décision. Euh, si tout le monde dit Hamilton, je vais dire Verstappen. Comme ça, au moins, euh, je, je serais le seul à l'avoir dit. A <rire> noter que si on parle du mérite, quand même, Verstappen a remporté euh, plus de courses que, que, que Hamilton. Et il a quand même fait des belles performances. Encore une fois, on n'en a, a pas parlé, mais son tour en qualif euh, samedi était vraiment monstrueux. Alors, certes, il y a l'accident à la fin, mais. Euh, je pense qu'il a réussi à, à négocier le dernier virage comme il faut. On en parle comme un des trois ou quatre meilleurs tours d'histoire, un peu comme un Singapour 2018 ou un Monaco 88. Quoi. Vraiment, la performance était complètement dingue. C'est vrai qu'il ne faudra pas non plus le, le, le sous-estimer, je pense. Ouais, alors, un bon tour est un tour fini. Alexandre ouais, Combarel, 7 décembre 2021. Il a tout fait raison, il a complètement raison. Et si, euh... si je peux juste remodier sur ce qu'a dit Manu, euh, il, il, a, il a quelques points gratuits sur Hamilton en Belgique, où il n'y a pas eu de course. Par contre, c'est vrai qu'il a ses fameux points perdus à Silverstone et aussi la Hongrie, je n'ai pas envie d'oublier la Hongrie, où euh, oui. Hamilton finalement euh, termine deuxième, après le déclassement de le Vettel. Là où Verstappen ramène une voiture, qui euh, était limite une as, avec les dégâts qu'elle avait, en, en dixième, du coup reclassé neuvième, je crois. Donc là, il perd 16 points, il de rien, sur, ce, sur cette course-là aussi, sur Hamilton. Bon, après, on peut faire les comptes sur toute la saison, euh, mais c'est vrai, euh, je te rejoins là-dessus, peut-être un petit peu plus de points perdus par Verstappen finalement, euh, euh, sur des faits qui ne sont pas de sa faute. Euh, bon, Silverstone, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais à la Hongrie, pour le coup, il est, il est juste passager de, de ce qui s'est passé au départ. Euh, donc voilà. La, si, rejoint, si on regarde sur la saison, je ne pense pas qu'il y ait une course où Hamilton perd beaucoup de points vraiment d'un coup sur Verstappen. Euh, c'est ça. Il est ouais, les épaules euh, là, -bas. là, -bas. là -bas. On n'est est quand même pas, où finalement, c'est les points des Kali Sprint qui vont changer la donne, parce que sans quali Sprint, euh, Hamilton serait devant. Ouais, mais... Euh, on on peut noter qu'à Monza peut-être, on, on aurait pu penser qu'Hamilton terminerait devant, mais ça n'aurait pas été non plus 15 points repris d'un coup, ouais. ça aurait été... Ouais, je veux dire, au final, c'est 0-0, donc enfin, euh, c'est 0-0, c'est 2-1, je crois, puisque je crois que Verstappen fait deuxième en Kevin Sprint et Hamilton troisième. Mais euh, voilà, je crois qu'il n'y a pas justement... Il un... y, y a un exemple où Hamilton fait 25 points euh, et Verstappen 0. Et, euh... Ah, il y a Monaco, c'est vrai que Monaco, Verstappen... Euh... Verstappen gagne et Hamilton lui était loin c'est vrai donc il y, y a cette course là où, où, où les points se perdent mais sinon euh, c'était il n'y a pas le côté malchance de Hamilton à Monaco c'était juste un voilà. mauvais week-end euh, là où Verstappen a quand même eu de la malchance c'est ça beaucoup il y a de la malchance aussi Verstappen euh... donc, ah oui oui donc, donc je... moi vraiment c'est ouais. compliqué parce que il euh, y, y a tellement de facteurs pour ce, ce week-end je vais je vais dire Verstappen ah euh... non Parce que je sens, je sens, oh, enfin, voilà, je, je sens qu'il va, qu qu va entre guillemets enfin réussir à, ou à avoir l'accrochage qui lui apportera le titre ou alors vraiment sortir la performance et, et être, être devant tout le week-end et voilà, euh, mettre un point d'honneur à dire euh, Bibi c'était moi le champion et euh, euh, toi tu te retrouves à, à te battre contre moi à la dernière course parce qu'il y a eu tous ces problèmes avant euh, mais il est vrai que la, la logique pure à l'instant T c'est que Hamilton gagne le titre parce qu'il est mine sur ces trois dernières courses, et que, que voilà, c'est normalement, il euh, n'y a, a pas de raison qu'il soit derrière en calife euh, samedi, et donc il n'y aura pas de raison qu'il soit derrière en course dimanche, mais <rire> cette saison euh, n'a pas de raison, donc finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on doit s'attendre à un dénouement logique Après, c'est vrai, en plus, il y a Sobre, et une qui le dit, les deux méritent le titre, parce que de toute façon, il y a quand même eu 22 courses à un niveau complètement fou. Encore une fois, je ne sais plus qui c'était, c'est Louis, je crois, dans le chat qui m'était qu'il y a eu 13 doublés de Verstappen et Hamilton cette année. Donc c'est vraiment euh, quoi qu'il arrive, même si l'un a été un peu sale des fois, même si l'autre a eu un peu plus de chance, etc. Euh, il y a eu Spa, il y a eu Silverstone, c'est toujours des choses dont, que les gens qui sont fans de l'un ou l'autre voudront ramener sur le tapis pour dire ah, c'est pas mérité. Euh, courir au niveau qu'ils l'ont fait cette année, à la manière dont ils l'ont fait, sur le temps qu'ils l'ont fait, c'est quelque chose qui fait qu'ils mériteront le titre, quoi qu'il arrive l'un et l'autre. Donc, il euh, n'y a, a pas non plus à dire que ah ce, ce serait injuste que la Volo soit champion. Au bout du compte, nous, on donne nos pronostics parce que c'est marrant. En tout cas, moi, voilà, dire peut-être qu'effectivement, là, il y a eu plus de chance ou quoi. Mais après, euh, au bout du oui, compte, oui. les deux mériteront totalement la couronne. Quoi. Ouais, ouais, je dis qu'à a trois courses après le Mexique. Euh, Red Bull avait vraiment dominé en performance. Hamilton était à 20 points et il était, il avait paru, enfin, 19 points. Et il avait paru presque fataliste après mm -hmm. la course. On disait « bon, finalement ». Et dans L'espace de trois courses qu'il est en train de faire, surtout à Interlagos, c'est quand même assez énorme de, de renverser la, la donne comme ça. Ce qu'il faudrait effectivement, c'est quand même une course au propre où les deux se départagent de manière propre et au moins il n'y aura pas de. Voilà, on acceptera, je pense, qu'elle qu sera le champion du monde titré à, à l'issue de cette course-là. C'est voilà. tout ce qu'il qu faut espérer pour la, pour la Formule 1 et ça, pour C'est la, la définition du jeu pieux. <rire> c'est vrai que le plus, le plus pratique et le plus logique, ce serait voilà, euh, une course où l'une des deux voitures est au-dessus de l'autre et puis voilà, ils font. Euh... Ils font un 2-3-4 sur la grille, ils se suivent pendant toute la course, et voilà. Et bon, c'est évidemment euh, chiant comme la pluie, mais <rire> au moins il n'y aura pas de polémique. Après, on ne va pas se le cacher. Disons que si, bah, dis dis 30 si, 30 si Hamilton 2. est en pole, si Hamilton est en pole position et qu'il s'envole tout de suite, il y a, il y a, au moins il n'y a plus d'histoire, parce que ce n'est pas une course, encore une fois, à Abu Dhabi, où il va y avoir 10 interventions de la voiture de sécurité, ou des crashs à gauche, à droite, ce ne sera, sera pas du tout de Jeddah. Donc, euh, la seule chance de Verstappen, dimanche, c'est d'être. Devant Hamilton au départ, je ne vois pas d'autres solutions pour lui. Alors en tout cas, si, si, la confirmation de, de la tendance, enfin, si on a la confirmation de la tendance des dernières courses, que la Mercedes est plus rapide que la Red Bull, ouais. si Hamilton s'envole, c'est malheureusement es terminé pour Max, je pense. Les équipiers vont jouer un gros rôle aussi. Je peux vous garantir par contre que si Hamilton gagne le titre, on quand même un hiver plein de polémiques, parce que Helmut Marco reviendra sur Silverstone, Budapest... Christian Horner oui. qui a commencé aujourd'hui à mettre une petite couche sur le moteur Mercedes qui est largement supérieur au Honda euh, de manière déguisée. En gros, si on est en train de faire le championnat, c'est aussi parce que Honda ne sont pas capable de nous fournir un moteur euh, euh, capable de suivre la cadence sur, la, sur les dernières courses. Il euh, y a quand même pas mal d'indices qui nous font dire que si Hamilton remporte le championnat, je peux vous dire que du côté de Red Bull, ça va quand même grincer des dents pendant, pendant quelques semaines encore dans, la, dans les médias. Ah, bah les spécialistes du SEM, de toute façon, c'est Red Bull. Hein, donc euh, <rire> je, serais, je serais déçu. Et là, un accepte... objectif. Voilà, je, je serais déçu vraiment qu'ils acceptent, qu acceptent la défaite euh, gracieusement, qu'ils disent bon, « bravo, c'était les meilleurs bon, ». Évidemment que non, enfin si, si on perd, ce n'est pas de notre faute, mais euh, non, ça va, être, euh, Je... ça va être formidable. Je pense en plus qu'ils seront moins sereins par rapport à l'an prochain, parce que c'est Amus qui a sorti ça aujourd'hui, disant que justement, euh, Red Bull aurait amené une évolution du fond plat à, à Jeddah, donc ça montre quand même qu'ils ont continué à travailler sur la voiture, euh, y compris en toute fin de saison, ce qu'on n'a pas fait Mercedes, et si jamais à la fin, ils n'ont pas le titre, ils savent qu'ils auront laissé échapper probablement ce qui est leur meilleure chance euh, avant peut-être quelques années. Donc, euh, il est possible aussi que ça joue dans la manière dont ils vont accepté ou non le résultat, euh, si tout ça, tout, ça, tout ça se confirme, évidemment. Mais c'est clair que ça risque de grincer des dents s'ils ne l'ont pas, surtout qu'ils n'ont pas, pas été aussi proches de l'avoir depuis 2013. Et puis, je peux vous dire que voir Hamilton célébrer son titre alors que c'était il y a seulement 5 mois que Verstappen <rire> est à l'hôpital, euh, je trouve que c'est vraiment honteux après 61 ans. <rire> C'est vraiment moche. Je <rire> serais capable de le sentir. Serait... Ou, ou alors il dirait euh, Ah oui, mais Hamilton, il a parlé de son Covid long, mais en fait, Verstappen, lui, rendez vous compte, il avait un Silverstone long. C'était très compliqué pour lui. <rire> mais ceci dit, ouais, aujourd'hui, c'est Marco, je crois, qui a, qui a ramené. Euh, ou c'est Render, je ne sais plus, j'ai fait un des deux. Qui a ramené. Euh, le, le, qui a déjà ramené Silverstone euh, sur le tapis en disant de toute façon que c'était ça, ça joué là, etc. Quoi, donc. Euh... Il est clair qu'on va en entendre parler si jamais il perd de titre. C'est ça Vous sentez venir la polémique, quoi qu'il arrive. On en parlera, quoi qu'il arrive, tout le week-end, bien évidemment, sur N'Excel On en parlera la semaine prochaine. Euh, mmh. Je ne sais pas encore si c'est lundi ou mardi. C'est bien, cette émission est bien fichue, hein, mais euh, je n'ai pas mon planning de la semaine prochaine. Bon, on sera là, rassurez-vous, on sera là à 20h30, lundi ou mardi. Venez, et puis on, on en parlera, bien évidemment, de cette dernière manche de la saison 2021 de Formule 1. Il est temps de savoir comment ça va se terminer. Et enfin, eh bien de savoir qui sera le nouveau champion du monde de Formula, est-ce que Lewis Hamilton remportera parce qu'on l'a pas encore dit depuis le début de l'émission de mais est-ce que Lewis Hamilton remportera un huitième titre qu'il placerait tout seul, tout en haut au sommet de la hiérarchie en termes de pôle de victoire et désormais de titre mondial ou alors est-ce que Max Verstappen ira remporter son, son premier titre et le premier titre de Red Bull, et bien depuis 2013 quand même, hein, ça, fait, euh, ça fait un bail et puis c'est la dernière fois de toute façon que c'était pas Mercedes qui était champion du monde en 2013 de toute manière il euh, faut donc remonter à 2009 pour un champion du monde qui ne vient pas de Red Bull ou de Mercedes, hein, voilà C'était un autre temps, très clairement, et c'était encore. Et encore, c'était mais... un petit peu Mercedes quand même. Oui, oui c'était un petit fait... peu Mercedes. <rire> c'était ouais, 2007 <rire> la dernière fois du coup, où Mercedes n'était pas impliquée. <rire> <C 'était> Milton Keynes <rire> avec la Mercedes. Bref, ça fait un bail. Euh, très clairement, on rappelle aussi qu'il y a eu le dernier champion du monde de Ferrari. C'est toujours, bon, <rire> toujours bon. à rappeler. <rire> Bien entendu. Merci beaucoup messieurs d'avoir été là. Ce fut un grand plaisir de vous avoir. On a on a poussé les murs, mais mm. c'était c'était très très chouette, on se retrouve la semaine prochaine un grand merci au chat, vous avez été extraordinairement nombreux ce soir à oui, venir discuter douce. avec vous, donc vraiment merci beaucoup, si jamais vous trouvez qu'on n'en a pas fait assez n'hésitez pas à revenir jeudi sur cette chaîne Twitch on fait le Racing Café, on parlera pas que de F1 mais on en parlera pas mal quand même promis, vous allez voir, ce sera jeudi à partir de 20h45 et sinon la semaine prochaine, Grand Prix sera bien sûr de retour avec Abu Dhabi, merci beaucoup, à la prochaine ciao, ciao. Merci. ciao bye bye